Vous sur la météo maintenant sur RMC, la météo de votre week-end avec Christine Peña. Bonjour Christine. Euh, bonjour François et bonjour à tous. Le ciel est plus chargé au nord qu'au sud. Hein. Il y a déjà des petites averses d'ailleurs ce matin sur le nord Pas-de-Calais. Cet après-midi, le risque orageux est assez présent de la Picardie aux Ardennes. Les averses déborderont sur l'île de France également. Sur le Finistère, les nuages seront plus nombreux cet après-midi. C'est cette perturbation qui arrive et qui va traverser la moitié nord demain lundi. Mais elle apportera très peu de pluie cette perturbation. Au sud de la Loire, c'est très, très beau temps dès ce matin. Quelques nuages vont se développer dans l'après-midi, mais rien de bien méchant. Un bémol pour les Pyrénées, ça va bourgeonner un peu plus qu'ailleurs. Et euh, du coup, les nuages donneront des averses, voire des orages dans l'après-midi. En Méditerranée, c'est l'été, il s'est installé, il reste vissé. En revanche, vous avez du, du vent en Méditerranée. Les températures, moitié ouest, plus frais qu'ailleurs. Cet après-midi, on est 1 à 2 degrés en dessous des normales de saison. Il fera à peine 20 degrés à Lille, 21 à La Rochelle, Paris, Rennes et Nantes.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 C'est RMC, bonjour à tous, il est 6h et à 6h toute l'actualité c'est avec Claire Checaglini. Bonjour Claire. Bonjour, ils veulent rester dans l'euro, tous derrière les bleus cet après-midi pour France-Irlande à Lyon. Premier match à élimination directe pour les hommes de Didier Deschamps. Un serpent de mer depuis 50 ans est aujourd'hui le symbole d'un combat pour les écologistes. La Loire-Atlantique se prononce aujourd'hui sur le projet de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Eux veulent retourner aux urnes. Plus de 2 700 000 Britanniques ont signé une pétition pour un nouveau Référendum sur le Brexit. L'euro est le jour choc pour les Bleus. Huitième de finale contre l'Irlande cet après-midi à 15h à Lyon. Un match spécial pour Hugo Lodioris qui va battre le record de capitana en équipe de France, Jérôme Sillon. Clin d'œil de l'histoire, c'est le détenteur de ce record, Didier Deschamps, qui va offrir à Hugo Loris son 55e brassard de capitaine. C'est quelqu'un qui a une légitimité, une exemplarité, qui est reconnu dans, dans le groupe. Le gardien de but de Tottenham est honoré, mais presque gêné. C'est toujours plaisant. Je pense que ça reste anecdotique. Je pas du tout envie d'être ou de me comparer à à ce que peut être Didier Deschamps, à ce qu'il a pu représenter en tant que, en tant que joueur et capitaine. Capitaine, Hugo Loris a souvent affaire à Noël Le Great pour négocier les primes de victoire. Le président de la Fédération Française de Football est sous le charme. C'est quelqu'un de courtois, de très bien élevé, d'une grande humanité. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à tort et à travers. Quand Loris s'exprime, tout le monde écoute. Même s'il faut parfois tendre l'oreille pour entendre ce capitaine peu bavard, mais réfléchi et exemplaire. Le match se jouera aussi sur la pelouse, bien sûr, mais aussi dans les tribunes du stade de l'OL. Depuis le début de l'Euro, les supporters irlandais se font remarquer par leur bonne humeur. Alors les Français vont-ils les égaler Pour Fabien et Guillaume, ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, on se prétend pas être à la hauteur du public irlandais, on se prétend de rien par rapport à tout ça. Sauf que, si on est plus nombreux qu'eux, on peut les battre, même en étant le vrai outsider du match des tribunes. Il faut qu'on soit à la hauteur, quoi. il faut qu'on élève un peu euh, notre niveau de jeu, comme l'équipe de France doit le faire euh, par rapport à, à ces trois premiers matchs de groupe. Il faut vraiment appeler tous les gens qui sont au stade dimanche à, à se sentir concernés, à pas venir simplement en tant que spectateur, mais à venir vraiment en tant que supporter de, de cette équipe, parce que je pense qu'ils en ont besoin aussi. Et quelques fans d'Antoine Griezmann ne se sont pas contentés d'être côté spectateur. Antoine Griezmann, he's the man, he's the man, Antoine Griezmann. Signé du groupe The Concept et qui commence à beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Eux aussi ont chanté et fait aussi la fête hier soir, les supporters du Portugal. La Célessao a finalement battu la Croatie hier 1 à 0 grâce à un but carisma durant les prolongations. On y a cru, du début à la fin on croit, même avec les trois matchs nuls, on a toujours été là. Ah on y a cru jusqu'au bout, on est à fond. C'était carrément quand il a marqué, c'était la folie. Le stade, oh lolo, énorme, énorme. J'en reviens pas. Allez, le Portugal, force à Portugal. Et, et oh, tous les jeunes oh, oh, du Portugal. Portugal. Portugal. Ouais, ouais. Portugal. Portugal. Autre qualifié hier, la Pologne qui a battu la Suisse et le Pays de Galles qui a éliminé l'Irlande du Nord. Et suite des huitièmes de finale ce soir à 18h avec l'Allemagne qui affronte la Slovaquie et à 21h, Hongrie contre Belgique à suivre, bien sûr, sur RMC. 9 900 000 électeurs de Loire-Atlantique appelés aux urnes aujourd'hui. Ils doivent se prononcer sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une consultation inédite en France pour un projet dans des cartons depuis les années 60. Les bureaux de vote ouvrent à 8h. Alain Godet a suivi hier les derniers préparatifs dans une école de Nantes. Et là, on fait deux bureaux, en fait hein. Pas le temps de chômer pour les équipes d'Alain Marcelière, ce responsable logistique à la ville de Nantes coordonne la mise en place de 200 bureaux de vote montage des isoloirs les tables urnes toute la signalétique l'affichage pour nous c'est comme une élection euh, normale, sauf qu'il n'y a qu'un tour ça c'est bien aussi hein. on est sur les mêmes euh, lieux de vote surtout faut pas changer euh, de place les bureaux hein, parce que ça c'est les électeurs se perdent autrement même branle-bas de combat à la mairie les dernières procurations y sont validées et elles sont encore nombreuses Stéphane Gachet et responsable du service opération citoyenne. Nous recevons effectivement plusieurs centaines de procurations euh, tous les jours actuellement. On est sur la même base que euh, pour les élections municipales, ce qui pourrait nous laisser penser à une participation relativement soutenue, euh, probablement au-dessus de 50%. Les bureaux de vote nantais seront les derniers à fermer leurs portes ce soir à 20h. L'entrée du siège de la CGT à Montreuil, saccagée la nuit dans la nuit de vendredi à samedi. Un acte de vandalisme condamné par le Premier ministre et qui intervient 24 heures après celui qui avait touché le siège de la CFDT. Pour Jean-Louis Jean Sanchez, politologue, c'est le signe d'une société qui a perdu le signe du collectif. « Ce sont des actes isolés mais qui proviennent d'un climat d'intolérance généralisée. Si on se sent autorisé aujourd'hui à détruire les vitrines d'un hôpital, à détruire les sièges de la CGT, de la CFDT, c'est parce qu'effectivement, tout semble autorisé dans notre pays. On ne s'est jamais attaqué jusqu'à présent à ces symboles-là. Ce qu'on essaye de démontrer par ces actes de violence, c'est qu'il n'y a pas de solution dans le dialogue. La preuve que nous sommes dans une société qui n'a plus du tout le sens de l'unité et de la cohésion. Jean-Louis Sanchez avec Laureline Savoie. Il souhaite retourner aux urnes. Plus de 2 700 000 Britanniques ont signé une pétition pour réclamer l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit. L'ampleur du mouvement est telle que le Parlement britannique ouvrira un débat sur cette pétition mardi prochain. Mais est-ce que cette initiative peut vraiment remettre en cause le vote de jeudi L'avis de Yves Bertonuzzi, directeur de l'Institut Jacques Delors. La seule obligation pour les parlementaires britanniques, c'est de répondre aux pétitionnaires pour leur dire ce qu'ils comptent en faire. Mais tout ça est consultatif. Euh, il est possible qu'un parlementaire britannique puisse dire bon « voilà, le peuple veut refaire un référendum, je propose qu'on fasse un nouvel référendum ». Mais ils n'ont évidemment aucune obligation de la transformer en acte concret, c'est-à-dire d'engager le gouvernement à organiser réellement un second référendum, surtout que le premier vient à peine d'être organisé. Et puis un autre vote sera scruté avec attention aujourd'hui en Europe les élections législatives espagnoles le vote est organisé six mois seulement après les précédentes législatives qui avaient débouché sur un parlement très fragmenté et les députés n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur un gouvernement de coalition RMC 6 h 5 retour au sport avec du rugby victoire écrasante du 15 de France hier lors du test match contre l'Argentine 27 à 0 3 essais inscrits un succès qui a un petit goût de revanche pour le 3 Troisième ligne, Kevin Gourdon. C'est vrai qu'on nous a un peu décrié en disant que c'était une sélection sans les demi-finalistes. Donc forcément, c'était des, des joueurs qu'on attendait pas vraiment. Après, nous, on a essayé de tout donner pour, pour notre maillot et pour notre pays et pour faire des résultats ici pour les matchs. Malheureusement, on le perd à 39, mais bon, là, on gagne avec la manière. Et puis au championnat de France d'athlétisme, la magnifique performance hier de Jimmy Vico. au 100 mètres, il se hisse sur la première place du podium avec un chrono de 9 secondes et 88 centièmes. Teddy Tamgo, c'est lui de nouveau blessé. Il doit donc dire adieu au JO de Rio. Vous écoutez RMC. Il est 6 heures, passé de 7 minutes. Vous retrouvez les experts, mais avant les pronostics avec François Sorel. Et bonjour Claire. Et bonjour François. Avec un tiers écarté qu'un plus cet après-midi à Vincennes et Sébastien Darras nous conseille de jouer le 4 14...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 RMC, le week-end des experts, 6h8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est parti, les 6h08, bonjour à vous toutes et à vous tous et bon dimanche, merci d'être avec nous sur RMC, c'est le week-end des experts et oui, nous sommes là chaque samedi et dimanche 6h, 10h et je suis ravi de vous retrouver avec au menu pour cette matinée que nous vous souhaitons excellente tout à l'heure, Jean-Luc Moreau le seul, l'unique, le spécialiste auto d'RMC sera là euh, on parlera de vidange et de pneus c'est le moment de s'en préoccuper, et oui, avant de partir en vacances, un petit peu d'huile, un petit peu de pression dans les pneus et c'est reparti, sauf que parfois c'est un petit peu plus compliqué, on verra ça tout à l'heure avec Jean-Luc et on parlera de ces fameuses pastilles de couleurs bientôt en vigueur concernant la pollution encore une petite réjouissance pour tous les automobilistes vous verrez tout à l'heure c'est très agréable euh, Jean-Luc donc sera à mes côtés à partir de 8 ans, on retrouvera aussi l'essai de la semaine de Ford S-Max et peut-on rouler avec ses pneus hiver en été Voilà, ça sera notre bon plan autour. Mais dans l'immédiat, ce dimanche matin, elle est à mes côtés, c'est notre veto. Notre veto qui sait forcément. Eh ben le veto quand même. Bonjour François, bonjour à tous. C'est Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Ça va. Écoutez, ça va très, très, très bien. Euh, Est-ce que vous avez un peu regardé les matchs hier, Laetitia Oh, mais j'ai regardé la finale de... La finale, la le, finale. Le, le, oui, Non, sûr. pas la finale. <rire> la, la fin du match oui. Croatie-Portugal. Oui. La tension de la tension, c'était magnifique. Vous avez vu, Laetitia fait comme ça, de temps ah en ouais. temps, pour dire, Pétard, c'est pas... <rire> pétard <rire> euh, Laetitia, on est ensemble pendant deux heures. Vous êtes notre vétérinaire et comme tous les dimanches sur RMC, vous vous en cachez. Dès maintenant, à répondre aux questions des auditeurs, on a déjà Jean-Pierre qu'on va retrouver dans un instant. Euh, on va poursuivre notre tour d'Europe, Laetitia. Bon, on va éviter quand même l'Angleterre, parce qu'en ce moment c'est un peu touchy, hein mais on va aller en Irlande. <rire> oui, on va aller en Irlande. Oui, voilà, vous, vous savez que depuis quelques semaines, à l'occasion de l'Euro, on fait un petit tour d'Europe de pardon, oui. euh, des pays, euh, avec, euh, ben, en choisissant des races euh, typiques du pays. Alors là, l'Irlande, au lieu de prendre une race de chiens comme d'habitude, on a pris les chevaux, les chevaux. Connais et eh oui, parce que faut savoir que les chevaux sont très importants pour les Irlandais. Euh, avant, il paraît qu'il y avait autant de chevaux que d'Irlandais. Euh, mmh. Et là, c'est une c'est une race de chevaux ou même de poneys euh, qui est vous allez voir euh, qui est euh, très, euh, très très connu en France. Et On très en parle tout à l'heure. En France. Le biomimétisme aussi ou comment la nature et les animaux inspirent les chercheurs. Et vous savez que le par exemple la la, la toile d'araignée a inspiré un gilet pare-balles. Alors c'est pour vous parler justement de <rire> toutes ces technologies Tiens. ou tous ces produits qui sont sortis dans la vie quotidienne et qui ont été mmh. inventés ou inspirés par les animaux. Et on aura tout à l'heure en interview Spiderman. <rire> et un refuge pour tortues tortue, près de Toulouse. Et oui, c'est un refuge qui est très peu connu. Il, euh, il, euh, il fête ses portes ouvertes ce week-end. C'est un refuge bah, justement pour toutes ces tortues qu'on on largue comme ça dans la nature et qui sont euh, bah, il faut bien qu'on trouve euh, les, les refuges pour chiens et chats. Bien sûr, euh, on ne peut pas on ne peut oui. pas accueillir ces, ces tortues. Et là, ce refuge, quand même spécial, euh, n'accepte ne, ne, ne, ne, que les tortues. Voilà. Et puis, on terminera par une histoire un petit, fof, un petit peu folle, quand même, Laetitia. Euh, des voisins qui ont été condamnés pour des grenouilles. Et, oui, oui. Un couple en Dordogne a été condamné en appel pour des grenouilles trop bruyantes dans leur jardin. J'y crois pas. Et si Et si... Vous ne faites pas rire ma blague J'y crois. <rire> non, pas. Non. La grenouille croit. Bon, c'est pas grave. Pas... Écoutez, Grand on en parlera déco. tout à l'heure. C'est comme si... Non, mais c'est comme si euh, mon voisin me disait, le coucou qui est dans votre jardin, il, il fait trop coucou. Voilà. Donc, donc... donc je vais vous assigner en, en justice. On va lui couper la tête. <rire> bon, ce sera tout à l'heure. Vous savez tout. Euh, bienvenue dans ce week-end des experts animaux. Euh, C'est parti avec vos questions au 3216. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler 3216 ou bien animaux@rmc.fr et on est ravi d'être avec vous en direct comme tous les dimanches matins. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Pierre. Welcome Jean-Pierre. Bonjour bonjour. Alors, vous avez un bassin. Oui, j'ai un bassin depuis une cinquantaine d'années, ouais. euh, environ 10 mètres cubes dans lequel j'ai des poissons rouges et puis des nénuphars, etc. Oui. Et au départ, donc, il y a, il y a beaucoup de temps de ça, j'ai mis à peu près une centaine de poissons rouges dedans, et je m'aperçois que j'ai eu des, des, des naissances, bien sûr, mais euh, j'ai des poissons rouges qui deviennent blancs. Oh. Ah. Alors, sur la quantité, j'en ai bien euh, pour loin de, euh, un tiers, à peu près, qui deviennent blancs. Oui et, me demande pourquoi. Alors, il y a plusieurs causes au blanchissement des poissons rouges. Parce que ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit, d'ailleurs. Euh, ils ont quel âge, vos poissons rouges, pour les plus âgés Oh, ben, ils ont... Euh, je ne sais pas si c'est renouvelé, remarquez, mais ils ont 20 ans d'accord, bah, alors, voilà, il y a, l'une des premières causes, euh, de blanchissement, c'est pas de blanchiment, c'est de blanchissement des poissons rouges, euh, c'est l'âge. Parce qu'on sait que les ça, poissons ça rouges. Vit quel âge, un poisson Alors, rouge. ça peut vivre 30 ans, voire plus. C'est vrai Oui, c'est dingue ça. Et oui. Alors, quand ils sont dans un bocal, Pourquoi ils vivent ah oui. pas longtemps. Voilà, c'est ça. Dans un petit ce que aquarium, voilà, <rire> un bocal où ils vivent quelques mois et encore dans un aquarium, ils vivent moins de 10 ans et encore Et encore, malheureusement, dans un bassin, là où ils ont beaucoup d'eau, oui, parce que, -dire que plus, plus ils, ils ont pas, de place, plus ils vivent longtemps. Eh oui, parce que les poissons rouges ont besoin de beaucoup d'eau. On peut pas les mettre dans un petit aquarium, c'est pas possible. Même autre qu'un qu bocal, c'est pas possible. C'est vrai que le mieux pour un poisson rouge, c'est quand même le bassin. C'est oui, quand même là sûr. où elles, ils ont le, le plus... D'ailleurs, ils, la... ils, sont, ils sont, ils grossissent par rapport à l'environnement où ils sont. Voilà. Bah, vous savez que on, on dit que les, les poissons rouges qui sont dans les aquariums euh, sont affectés d'une un, sorte de nanisme euh, parce qu'ils n'arrivent pas à grossir parce que l'aquarium est trop petit. En fin de compte, Mais ils oui. grossissent en fonction dingue, de, de, de l'espace le, oui. qu'ils ont. Euh, et euh, le, le problème du nanisme du, du poisson rouge, c'est qu'il y a une mort prématurée. Donc voilà. Alors là, je pense que vos poissons mmh. rouges, Jean-Pierre, ont grossi depuis 20 ans. Bien sûr, oui. Oh oui j'en ai qui font oh, plus de 30 cm. Ah ah oui. voilà, voilà, Vous les mangez de temps en temps, Jean-Pierre, <rire> ou pas <rire> non. Non, hein. non. Et vous n'avez pas des hérons qui viennent les manger Ah si, j'en ai eu. Ah. J'en ai eu. Il euh, euh, y en avait pas mal qui avaient disparu, d'ailleurs. Mais enfin, là, depuis un bon moment, j'en ai plus d'air. Bon, ben écoutez, euh, tant mieux pour vos poissons rouges. Ai un peu chassé, mais euh, dans l'ensemble, là, ça fait bien 2-3 ans que je n'en vois plus. Ah enfin, oui. Moi, vois plus parce qu'il est la nuit. Hein. Eh oui Bah, oui, y a, ils... Y a ils ont d'autres prédateurs, les poissons rouges, Laetitia Enfin, les, les gros oiseaux, on Alors, va dire. Alors, oui, voilà, les ronds, surtout les ronds, les chats. <rire> il y a des chats qui viennent pêcher dans les bassins parce que les chats n'ont pas mais... peur de l'eau. Ah oui. Oui. Mais oui. Même les gros poissons rouges comme ça, enfin, parce que. Mmh, Peut-être pas les gros, encore qu'il y a des chats qui sont des gros prédateurs et qui, euh, même. Euh, Avec un coup de patte, là, hop, là. Ouais, ils Même, ils mettent un coup de patte et après un coup de dent pour les, pour les prendre. Alors, pas les gros de 30 cm, je pense pas. Ah, oui. Mais les petits, mmh. oui. oui. Alors, concernant donc, le Le blanchissement, Jean-Pierre, de vos poissons, il y a d'abord la vieillesse. Donc, à 20 ans, ça, il y, y a des poissons rouges qui, qui blanchissent. Donc, euh, voilà, c'est dû, euh, voilà, à une dépigmentation. Ça peut être dû aussi à une carence en carotène, parce que euh, le carotène, vous savez, c'est ce qu'il ce qu y a dans les, dans les, dans les, euh, dans les carottes et qui nous donne un bon teint. C'est ce qu'on prend d'ailleurs euh, euh, avant l'été pour avoir un bon teint. Et ben Là aussi, c'est une pigmentation qui est due au carotène et euh, ben, euh, normalement les produits pour euh, poissons rouges, les, les aliments pour poissons rouges, il y a euh, du carotène du dedans, de la vitamine A qui permet d'avoir une belle couleur rouge euh, aux poissons rouges. Donc peut-être qu'il faut changer, Jean-Pierre, votre alimentation pour vos poissons rouges et donner un aliment qui est vraiment très riche en carotène. Et puis après, on a euh, par exemple un De manque d'oxygène dû à une eau trop chaude. Alors, en ce moment, je ne pense pas qu'il y ait une eau trop chaude non plus, euh, qui peut aussi mmh. blanchir les, les, les poissons. Et puis aussi, une faible luminosité. Ça, c'est surtout pour les poissons rouges en aquarium, qui, don, qui ne sont pas éclairés. Et, oui, qui... et Par exemple, qui sont éclairés que par la lumière du jour. Euh, et quand le jour, les jours ben, diminuent en luminosité, on a des poissons mmh. rouges qui peuvent devenir blancs et qui peuvent se recolérer après, euh, pendant l'été. Alors, ça aussi, il faut voir, Jean-Pierre, si votre pas bassin... Sur leur de vie la couleur Laetitie. c'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils vont vivre moins longtemps. Mais faites attention parce que ça peut être un signe de maladie. Le fait que le, le poisson rouge blanchisse, alors il y a d'autres signes comme par exemple des, des écailles que l'on voit, euh, un, un poisson qui gonfle, un poisson qui est pas bien ou des nageoires qui sont qui s'effilochent. Là, ça veut dire vraiment qu'il y a une maladie. Donc Jean-Pierre, fait euh, donner plutôt un aliment euh, vraiment euh, euh, très riche en carotène et faites aussi une analyse de votre eau, ça c'est important, pH, nitrate, nitrite, etc. Ça aussi un peu comme une piscine, vous oui, voyez. Bien sûr, Il oui. faut régulièrement mmh. euh, RFI, regarder la, et... la qualité de l'eau de votre bassin. C'est potable pour les poissons. Jean-Pierre, merci pour votre appel et on vous souhaite un bon dimanche. Vous restez avec nous sur RMC. Je vous rappelle que Laetitia Barlorin, notre vétérinaire, est là. Nous sommes en direct. On attend vos questions. 32 16. Vous pouvez nous joindre par mail aussi hein, si vous voulez euh, poser votre question tranquillement euh, par écrit animaux@rmc.fr Laissez-nous, s'il vous plaît, votre numéro de téléphone dans le mail pour qu'on puisse vous rappeler, pour que Aurélie, notre productrice, vous rappelle. A tout de suite. Dans un instant, ce sera Geneviève qui sera là. On va parler de Chartreux avec Geneviève. à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.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 6h19, c'est RMC, le week-end des experts. Merci d'être là. Dans un instant, c'est Geneviève que nous allons retrouver, Laetitia, qui va nous parler de son chat. Mais auparavant, auparavant, bien sûr, comme tous les dimanches, c'est l'heure de notre quiz de la vie privée des animaux. Laetitia Barlerin va essayer maintenant quelques secondes de me ridiculiser, comme tous les dimanches. Mais je ne vais pas me laisser faire et je compte sur vous pour m'aider. Alors, je vais vous parler d'une entreprise américaine qui vient de lancer sur le marché un produit pour chat, mais un produit insolite quand même. Ah, voilà, ça y est, on y est. <rire> ça va être un peu n'importe quoi, je le sens. peut-être le succès de cet été, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, j'ai trois propositions comme d'habitude. Allons-y. Soit un vin rouge pour chat. Un vin rouge pour chat. Soit un chewing-gum pour chat. Un chewing-gum pour chat. Soit un mascara pour chat. Un mascara pour chat. Alors là, Laetitia, je ne vous félicite pas. <rire> vous êtes contente, là. Hein oui, ah, c'est ouais. pas mal, non ouais, C'est pas mal, oui. <rire> c'est pas mal du tout. Où allez-vous choper ce genre de blague Hein Vous avez un assistant qui vous aide ou pas J'ai l'impression Non, non C'est Google C'est Google là, votre assistant, d'accord Bon, évidemment j'en ai aucune idée je, je, je tape juste information insolite pour coincer François Et là Vous en avez donc Pas tanqué comme on dit voilà. dans le sud Alors ce qu'on va faire c'est que évidemment je n'en ai aucune idée Je compte sur vous chers amis pour m'aider euh, Via le mail animo@rmc.fr. Voilà C'est un peu comme dans Qui veut gagner des millions, vous savez il y a toujours l'ami, on va appeler l'ami, ben voilà, je compte sur vous pour m'aider euh, On enchaîne tout de suite avec Geneviève qui est là, bonjour Geneviève Bonjour François Bonjour Geneviève Bonjour Laetitia Alors vous avez eu euh, un petit problème on va dire, avec un chat euh, je, je trouve même que c'est un gros problème parce que j'ai énormément de chagrin, j'adore les chats Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin et euh, j'avais gardé, moi, une minette, euh, petite chatte européenne, pendant 23 ans. 23 ans 23, 23 ans, c'est bien. C'est plus de oui, 100 ans d'âge. Oui, c'était c'est vraiment partie de la famille et puis bon. Alors, j'avais envie, de, à la place, de prendre un chat de race. Mm -hmm. J'avais oui. beaucoup de chartreux. J'ai donc euh, trouvé un éleveur, j'ai acheté une petite chartreuse. Oui Et il s'avère qu'au bout de quelques mois, il me l'a donnée à trois mois, elle était évidemment stérilisée, et elle allait bien. Et puis, tout, tout doucement, j'ai vu cette chatte qui dépérissait, qui maigrissait. Je me suis dit, mon Dieu, il y a vraiment un problème. Je l'ai vite emmenée chez ma vétérinaire qui a euh, découvert la pif. Alors, je n'ai pas très bien compris parce que Euh, cette ce petite chatte, allait très très bien et elle m'a dit, quelquefois dans les élevages, il arrive que les chats aient la pif comme ça, transmis par la mère. Alors mmh. attendez, on va expliquer ce que c'est la pif alors oui. et, et, et, euh, Elle est décédée, c'est ça Elle est morte, bien entendu, peu de temps après. Mmh. Alors, et, euh, et euh, l'éleveur le, le, vous a remboursé ou... Qu'est-ce qui ah s'est passé Il a fait celui qui ne comprenait pas, en fait ma vétérinaire m'a dit « moi je vais l'appeler » Et il a fait celui qui... Ah bon, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est Ça, je ne connais pas. Alors, tous les éleveurs, on ne va pas le citer, mais tous les éleveurs connaissent cette maladie. Bien entendu. Ils en ont très peur. mais Avant d'expliquer ce que c'est, on est d'accord que là, dans ce cas précis, il aurait été de bon temps que l'éleveur rembourse... D'autant plus que la pif, qui veut dire... Alors, ce n'est pas le pif, c'est la pif. Ça veut dire péritonite infectieuse féline. Bon, c'est une maladie virale qui est un vice rédhibitoire. Alors, c'est quoi vice rédhibitoire, c'est une maladie ou un problème chez un animal qui fait que dès que... Bon, il y, y a une durée enfin, y a, et, par rapport à l'achat, la, mais si ce, cet animal présente ce vice, vice rédhibitoire, euh, il y a annulation de la vente, remboursement des frais, enfin de, de, de, du, du chat ou du chien, si c'est un vice rédhibitoire chez un chien, remboursement donc de la, de, de, de, de la vente, enfin de, de l'achat, et aussi oui. remboursement des frais vétérinaires. Parce que je vais vous dire, euh, les liveurs, entre les deux... J'en ai eu pour 1500 euh, à 2000 euros. Ouais. Oh là là. Oui. Alors là, il va falloir lui faire un courrier recommandé. Il va falloir aussi avoir bien entendu euh, des papiers euh, faits par le vétérinaire qui montre d'abord à quelle date il a suspecté cette maladie après les, les résultats des analyses parce que bon, j'imagine qu'on a fait des analyses pour trouver. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, vous envoyez ça en lettre recommandée à votre éleveur. Il doit vous rembourser non seulement le chat, mais vous rembourser aussi. Si. Les frais médicaux. Les frais médicaux. Alors après, il y a un délai. C'est-à-dire que normalement, euh, c'est là où il va vous coincer peut-être. Mais bon, on va oui. voir s'il si, si est professionnel ou pas. Normalement, c'est six jours... Euh, après l'achat, euh, si on soupçonne cette maladie... Six jours après l'achat Oui, seulement. Mais comment peut-on savoir ça Eh oui, mais le problème, c'est que soit, soit il est malade tout de suite, soit pas. Alors, c'est le problème du vice rédhibitoire euh, chez, oui. chez les animaux. C'est que, voilà, un, on a un très un laps de temps très très faible. Euh, après, vous pouvez euh, aller sur d'autres choses, comme vice caché, parce que, de toute façon, il a attrapé cette maladie, en tout cas ce virus, parce que, euh, ouais, dans l'élevage. Geneviève, il est, il est décédé, ce, ce chat, bien après six jours Ah, bien entendu. Et oui, c'est ça euh, le problème. Euh, euh, il, a, il, a, il, a, il a, je crois qu'il s'était coulé trois mois. Ah voilà. Et euh, voilà. peut pas, Alors, parce que vous l'avez eu à trois mois. L'éleveur m'a dit qu'il est... euh, qu ne vous pouvait rien faire pour moi. Je dis quand même, c'est quand même un petit peu... Un non, petit non, peu... vous allez faire... D'abord, vous allez faire une, allez faire oui. une lettre recommandée. Avez... On peut tout, tout très bien faire. avoir, voilà, euh, à l'amiable. On peut quand même, avec tous les papiers du vétérinaire, etc., en disant que s'il ne veut pas, vous pouvez l'assigner en justice. Après, on va chercher autre chose, comme vice caché, etc. C'est quand même une maladie grave. Alors faut pas non plus lui taper sur la tête en disant bah oh. tout son mal, tout tout tout son, tout son tout son cheptel on va dire euh, est atteint de cette maladie. Il faut savoir que c'est un virus qui est un virus mutant d'un virus qui est très euh, fréquent dans le tube digestif d'un chat. C'est-à-dire qu'un jour ce ce virus là euh, euh, il y a une mutation qui fait qu'il devient Très pathogène. Très et pathogène qui, et mortel. Et mortel, chez le chat. Mais. Mortel à 100%, on peut rien faire. Ah oui, oui, dans les deux, trois semaines, euh, voilà. Il y a pas de Même traitement. chez le chaton euh, ou chez l'adulte. Il faut savoir que c'est, il n'y a pas de traitement. Il y a juste un, voilà, on, on peut hospitaliser l'animal, mais il n'y a pas de traitement euh, curatif. Euh, et il faut savoir que, euh, en plus, c'est un virus qui reste longtemps dans l'environnement si on nettoie pas bien à l'eau de javel, etc., jusqu'à 5, 7, 5 euh, semaines. Euh, et euh, c'est un virus euh, qui est contagieux entre chats, donc qui est très fréquent, euh, qui, est très, qui est plus vu, si vous voulez, en élevage, parce qu'il y a plusieurs chats, tout simplement, ou en refuge, tout simplement, ou en, ou même chez les chats errants, parce que les chats errants, ben, il y a une communauté. Euh, et euh, donc, comme je vous disais, c'est un virus qui est fréquent dans le tube digestif du chat mais qui, euh, bien souvent, n'est pas pathogène et c'est quand il y a une mutation de ce virus qu'il devient, euh, qu devient pathogène donc euh, quand un, un élevage a des cas de péritonite infectieuse féline il y a tout un protocole Pour éviter que ce virus contamine tous les chats ou les chatons, euh, et ça c'est un protocole qui est suivi par un vétérinaire, voire même une école vétérinaire, et on peut assainir un, un élevage de ce virus, bien entendu. Et c'est un peu la bête noire ce virus des éleveurs, puisque on peut avoir comme ça euh, des chatons qui, qui, qui expriment la maladie, et c'est souvent après un stress que l'animal exprime la maladie. Et euh, le stress, ça peut être tout simplement le fait de changer, d'aller euh, de l'élevage au particulier, et c'est insinué après, vous avez vu que votre minette a commencé à être pas bien, à maigrir, etc. Donc en moi, plus, je En vieille... enfin deux trois mois, on a le temps de s'attacher, enfin c'est catastrophique quoi, cette catas Ah oui, mais c'est un grand problème chez y les éleveurs. Il y aurait même des, éleveurs, des dédommagements hein. à demander finalement, euh, bah, parce qu'on voit que Geneviève est triste. Euh... Euh, voilà, il faudrait vraiment Geneviève, vous rassemblez tous ces papiers, hein. vous envoyez une lettre commandée en disant que, ben voilà, euh, c'est un virus, Alors, même avec des documents qui prouvent quand même que ce virus, de toute façon, euh, il l'a pas eu chez vous, parce que chez vous, il n'y avait, y avait pas d'autres chats et que c'est en, en communauté, quand il y a une collectivité de chats, euh, qu'il y a cette transmission de virus euh, et, et, et vous allez voir un peu ce que répond l'éleveur le, le, si l'éleveur est complètement mmh. Euh, fermé à ça, bah, vous pouvez passer aussi... Euh, euh, oui, après, euh, une... Voilà. voilà. Une action en justice. Une, une action non, justice. Bien sûr. Ouais. Mais commencez par une lettre recommandée, bien sûr, avec accusé réception. Geneviève, merci pour votre témoignage. On revient dans un instant, Laetitia. Bientôt 6h30, la météo des infos, et puis euh, on s'intéressera au croisé berger allemand de Philippe. Euh, quand, il, quand la promenade est finie, en fait, il rentre à la maison en marche arrière. Tiens, ce chien, c'est pratique. En fait, il fait un créneau, je pense. <rire>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 Et c'est avec Christine Peña que nous allons retrouver la météo. Bonjour Christine. Bonjour François, bonjour à tous. Alors pour l'instant ça commence bien. Oui, Beaux ça ciel commence. Bleu dans bien, voilà. On va commencer par le un, bonne petit un petit peu froid. Un petit peu frais, on est un peu en dessous. Mais mais je bon. en, franchement je m'en contente. Oui, pour oui très bien. Très beau ciel, là, ouais. un petit peu partout. Ce matin, euh, franchement c'est pas mal. Hein. Ouais. Là où l'été est vissé, vient installer durablement, c'est en Méditerranée. Rien, ouais. <rire> Rien à dire à part un peu de vent. Comme depuis plusieurs en milliers, milliers d'années finalement. Les choses qui fâchent, sur les Pyrénées, ça va bourgeonner, ça va donner quelques orages cet après-midi sur le Finistère aussi on a cette perturbation là qui arrive lundi qui va traverser le nord du pays qui arrive alors ce sera essentiellement une couche nuageuse épaisse avec très peu de pluie et là où ça fâche aujourd'hui c'est de du nord pas de Calais on a un peu de pluie d'ailleurs déjà ce matin jusqu'à l'Île-de-France jusqu'à la Champagne-Ardenne où ça va nettement bourgeonner donner quelques averses voire un coup de tonnerre les températures un peu frais pour la saison 20 degrés à Lille cet après-midi 21 à Paris à Nancy à La Rochelle 22 à Biarritz à Besançon à Tours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 Les experts, François Sorel. Avec notre vétérinaire Laetitia Barlera-Merci, Claire à tout à l'heure 7h, le 32-16, animaux.rmc.fr. N'hésitez pas à joindre notre veto ce matin à tout de suite. Si vous avez raté quelque chose, RMC a tout prévu. Tous les jours s'écoutent aussi en podcast sur les applis et sur rmc.fr. Tiens, tiens que des petits canards qui font quoi, coin, -coin. <rire> Mais il est temps de retrouver une petite question flash Laetitia en moins de deux minutes vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Laurent are you ready eh oui. alors begin mon border colis de trois mois n'est pas propre Laetitia comment l'éduquer ah, écoutez Laurent d'abord il faut être patient et indulgent il n'a que trois mois donc c'est normal on va dire Bah c'est normal c'est à dire qu'à trois mois il ne peut pas se retenir plus de trois heures ce pauvre chien Et oui, ils n'ont pas encore un secteur oui, qui est vraiment sûr. mature Donc euh, voilà, il euh, faut, faut être patient Il euh, faut savoir une chose, c'est qu'avec sa mère, il a appris à faire so loin de son nid C'est-à-dire son couffin Et avec son vous, il doit apprendre que son nid, c'est toute la maison Et qu'il doit faire dehors Voilà, c'est quand même un apprentissage Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le sortir toutes les Deux heures minimum. Ah oui. Toutes les deux heures, je dis bien Laurent. Et surtout après un repas, après un repos ou après un jeu, c'est là où il a le plus envie, si et vous oui. voulez. Quand il est dehors et qu'il commence à faire, eh ben vous le félicitez, vous vous êtes enthousiaste caresse, dans, la dans la rue. Voilà, vous le caressez, vous lui donnez une petite friandise et vous rentrez pas tout de suite parce que sinon il va comprendre que quand il fait, il rentre tout de suite à la maison. Donc vous jouez après et vous rentrez plus tard. Et puis la nuit, euh, comme il peut pas se retenir longtemps, eh ben vous mettez une petite à l'aise dans la cuisine, enfin dans ouais. l'endroit où il est euh, où il dort, comme ça il ira faire sur cette à l'aise que vous enlevez bien sûr le matin pour qu'il n'y ait pas dans la journée euh, voilà et franchement il faut prendre son temps, ça va mettre un certain temps, ne vous, ne, ne, ne vous inquiétez pas et Tout surtout dans l aucune punition taux de punition retarde l'apprentissage de la propreté. Donc, pas le nez dedans, euh, euh, pas de, ne le rouspétez pas. Non, non, ça ne sert à rien. Il n'y a que la récompense qui sert à quelque chose. Il faut ça. rester positif, bien Exactement. sûr. Exactement. Et 32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. ça tout de suite.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 Vient de sortir Laetitia en Irlande. Non, aux états unis Ah, pardon. <rire> euh, oui, non, en Irlande, ce sera autre chose. Je, je, je mélange tout. Et donc, euh, aux états unis nos amis américains ont, ont décidé de sortir un nouveau produit pour chat. Voilà, ça va être peut-être euh, succès, le succès de l'été. Le succès de l'été. Soit Alors. un vin rouge, soit un chewing-gum pour chat, soit un mascara pour chat. Un mascara pour chat. Les chats se maquillent, la maintenant. Mais où allons-nous <rire> Euh, la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux dans un instant avec pas mal de questions. Je remercie euh, nos auditeurs chéris qui euh, voilà essaient de m'envoyer quelques petits indices. Mais auparavant, on accueille Philippe qui est là. Bonjour Philippe. Oui bonjour François. Bonjour Laetitia. Bonjour Philippe. Euh, voilà, j'ai un j'ai un chien qui est un qui est berger allemand croisé bouclier bernois. Oui. C'est une. Euh, ça, ça, on va oh, dire. il doit être très joli. Parce que c'est deux est... belles races. Donc le, le mélange, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça doit être très joli. Il est très, il est très beau, il est très, très affectueux. Oui. Des fois, même un peu de trop. Oui. Et, euh, quand, quand on le sort, donc, euh, on, va, on, va, on va le. Je vais le sortir dans le jardin parce que j'ai un jardin qui est assez important en superficie. Oui. Ah, y Vous ne le sortez pas dehors, en, dehors Enfin je veux dire en dehors du jardin? Euh, euh, sous enfin pas, pas très, pas pas très, très souvent. souvent mais il est en totale liberté quoi. Oui que, mais qu vous dit, savez quoi. vous savez toujours ce que je dis hein Philippe. Le jardin c'est la prolongation de la maison et les chiens aiment bien croiser d'autres chiens, aiment bien croiser les odeurs des autres chiens et s'intéresser à ce qui se passe en dehors du jardin, bien sûr. Ah oui, mais ouais. euh, alors. Euh, alors, dites-moi quel est le pro votre problème. Ah, c'est pas vraiment un problème, c'est plutôt une curiosité. Oui. C'est que lorsque l'on rentre, euh, ben, depuis quelque temps, euh, il rentre euh, dans la maison en, donc euh, normalement, et euh, comme il y a une petite marche un petit peu plus loin, ben, il se met en marche arrière. Comme dire. une voiture, quoi. <rire> voilà. Il, il, il, comme s'il voulait euh, ressortir, mais euh, il, donc il passe cette marche euh, en, en reculant. Ah oui. En reculant. C'est-à-dire qu'il veut pas euh, passer la marche. Ça lui fait peur si, ou si Si, si. Euh, au, au lieu de, de la passer de face, il sait qu'elle est là. Il, il se retourne et volontairement, il la passe en, mar en reculant. Bon, alors là, il va falloir le filmer. Oui, c'est -ce oui, ouais. une marche qui euh, qui, euh, qui descend ou qui monte qui, qui monte. Alors, ah, Philippe, vous avez pas Alors, je sais pas. Vous avez pas un smartphone ou quelqu'un de votre entourage avec un smartphone pourrait pas nous filmer ça et nous l'envoyer ah, C'est trop drôle ça. Ah oh, si, j'aurais la possibilité. Ah de... ouais, faites-le nous, parce que franchement, vous nous envoyez ça euh, par mail. Euh, ah, c'est trop drôle, ça. Donc, et, ça pourrait être drôle, voilà, vraiment, on mettrait ça sur met la page la... Facebook. Il ça se devant la marche et il, il enjambe la marche en reculant, quoi. Ouais. C'est ça Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça peut être, Laetitia, ça ce, ce, ce... Alors, d'abord, faut savoir que certains... Euh, des fois, il y a des chiens qui ont un comportement... Et vous savez, c'est un peu comme le dressage de chiens de cinéma, quand ils sont ce comportement et qu'on veut qu'ils reprennent, qu'ils refassent ce comportement, on les, on les, on les récompense à ce moment-là. Oui. Et la, la récompense, ça peut être rigoler, parce que les chiens savent que quand on rigole, alors soit on se moque d'eux, soit on est, on est joyeux. Mais ils le savent bien ça, hein ils, ils savent faire la différence. Donc, le fait de rigoler, de sourire aux chiens ou euh, de, de de s'enthousiasmer parce qu'un chien a fait quelque chose à ce moment précis, fait que ce chien peut renouveler ce comportement oui. pour renouveler notre joie tout simplement. Donc peut-être qu'un jour il a fait ça ou je ne sais pas comment il a fait et on a été très étonné vous Philippe, vous avez été très étonné de le voir vous avez souri, vous avez rigolé, vous avez été enthousiaste et du coup il recommence ce, ce comportement qui, a, qui devient un rituel tout simplement, un rituel entre vous et votre chien, voire même des fois une demande d'attention, c'est-à-dire que il veut qu'on le regarde à ce moment-là quand il fait ce, ce, ce, ce, ce comportement-là qui est un comportement un peu particulier. Après Philippe, faire attention aussi, des fois, euh, les chiens, surtout les grands chiens, comme les berges allemands, les bouviers bernois, peuvent avoir des douleurs au niveau articulaire, surtout au niveau des hanches. Et ils peuvent, dans ce cas-là, euh, avoir des attitudes ou des comportements euh, pour éviter une douleur aiguë. Et peut-être, je ne sais pas moi, mais je ne vois mmh. pas comment, mais que, que le fait de, de rentrer à reculons chez vous évite qu'ils aient une douleur euh, parce que le euh, si vous voulez tout le poids du corps vient à l'avant du corps au lieu de venir ouais, à ouais. l'arrière du corps donc c'est peut-être on... plus confortable pour lui Voilà, ouais. c'est peut-être une histoire de, de report de poids bizarre. Hein. Euh, chez votre chien, c'est-à-dire qu'il préfère que tout le poids comme mmh. il va à reculons, bah, tout le poids du corps va à l'avant du corps et non pas à l'arrière du corps, comme vous savez il y a des chiens par exemple qui n'aiment pas monter les escaliers donc il faut savoir Philippe il faudrait voir si par exemple quand vous l'amenez en voiture, est-ce qu'il est-ce euh, il, oui. il veut... qu'il saute vers la voiture euh, en pas. avant ou en arrière Ou même s'il veut oui, s'il refuse, refuse par exemple de monter, ça c'est un, un, un test très simple à faire, vous lui montrez mm -hmm. euh, le coffre ou la, la, la le, le, pas le coffre mais le la, la, la porte de la, vo de la voiture pour qu'il monte sur le siège. S'il refuse de le faire, mm -hmm. c'est qu'il a il a peur d'avoir mal. Donc, ça veut dire qu'il a peut-être des problèmes au niveau des hanches. Et dans ces cas-là, il faut aller voir votre vétérinaire. À 5 ans, ça peut... Ça peut, enfin, il ça peut, peut avoir commencer des... à arriver. Oui. Donc, euh, voilà, faire, euh, voilà. Faites ce test, Philippe, avec votre voiture. S'il ne veut pas monter dans la voiture, allez voir votre vétérinaire. Expliquez-lui ce qui mmh. se passe. Et surtout, faites-nous ouais. un petit film. Quand ah oui, même. ça, c'est bien. Merci beaucoup, Philippe. Dans un instant, nous aurons Tamara, Laetitia, au téléphone. Mais auparavant... Le quiz De la vie privée, des animaux Et cette semaine nous allons aux USA les amis Let's go for the chat Et vous savez euh, pour, pour parler d'une entreprise américaine Qui vient de lancer sur le marché Un produit spécifique pour chat Mais un petit peu insolite quand même Ah Donc euh, j'avais trois propositions Soit un vin rouge pour chat Pour pouvoir trinquer à l'apéro avec nous un peu ça l'histoire. Soit un chewing-gum pour chat. Pourquoi vous faites des apéros avec <rire> les chats <vous> <rire> pour... ah, Attendez, on fait bien des apéros entre amis alors pourquoi ne pas convier le chat aussi à trinquer avec nous Soit un chewing-gum pour chat, ça c'est pour avoir de la contenance euh, quand il parle à une autre petite minette. Euh, oui, pour voilà. peut-être aussi euh, cacher sa mauvaise haleine. Voilà, pour cacher la mauvaise haleine. Soit un mascara pour chat pour être encore plus beau. Laetitia, alors là, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que ça part dans tous les sens sur le mail animoire.rmc.fr Laurence, notre, notre auditrice fidèle, nous dit, je pense à la troisième position, proposition pour être la plus belle pour aller chasser. Oui, c'est vrai. Mettre du mascara avant d'aller chasser pour un chat, c'est pas mal. Euh, nous avons Sébastien qui pense au vin rouge. Alain qui pense aussi au vin rouge. Michel, qui pense aussi au vin rouge. Laetitia, je crois que là, vous êtes démasqué. Cette fois-ci, vous, vous ne pourrez pas me coincer. Car les auditeurs m'ont aidé. Le verdict est tombé. Le vin rouge. Le vin rouge. Oui. Et vous êtes sûr Et Un vin mon... rouge pour chat. Un vin rouge pour chat. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Oui. Alors, la marque s'appelle Apollo Pic et elle vient de sortir un, un vin rouge pour chat. Un vin rouge pour chat. Non mais Laetitia, où va-t-on Et alors, le vin rouge s'appelle Pinot Miaou. Pinot Miaou. <rire> et il y a aussi, ils viennent de sortir un vin blanc pour chat un vin blanc qui s'appelle Moscato. Moscato Oui Parce qu'il y a le mont 4 dedans, ah Moscato. Alors Moscato, je... d'accord. <rire> Notre cher Moscato. Il faudrait euh... demander à Vincent s'il si, euh, voilà. a participé à l'élaboration de ce vin. Voilà, on, si bah, on va lui offrir euh, du vin blanc pour chat, Moscato. Alors vous allez me dire, du vin blanc. Avec mon une côte Dieu. de bref, je pense qu'il il peut, il peut y aller. Hein. <rire> mon Dieu, mon Dieu, le vin. Alors ne vous inquiétez pas, leur vin blanc. Alors ils ont une petite bouteille. C'est une petite bouteille comme un vin, un vin rouge. D'accord. Euh, et euh, ce vin rouge, nous... bien sûr, il n'y a pas d'alcool dedans. Bien sûr, il n'y a pas de jus de raisin dedans, non. parce que faut savoir aussi que le raisin peut être toxique pour nos animaux. Mais il y a de la betterave, chats. <rire> ça donne la couleur. Eh oui, ça c'est sûr. Et euh, alors ils mettent des choses dedans, mais vous savez, c'est un petit peu comme le secret du Coca-Cola, on ne sait ils pas trop pas, ce qui. Il y ils ne veulent pas, euh, voilà, dévoiler non, non, la recette. c'est voilà, dans un Mais est-ce on... que les chats aiment ça parce Alors que ça, oui. La question. Pourquoi Parce que dedans, ils ont mis de l'herbe à chat. L'herbe à chat, vous savez, c'est ce l'herbe sèche que l'on met dans les chouets et qui rend fou les chats. Alors il paraît que le chat, quand il boit ça, il est fou. Est ah un oui. peu l'effet de l'alcool. <rire> donc vous pouvez trinquer avec votre chat, avec ce vin rouge, donc, qui s'appelle Pinot Miaou. Pinot Miaou. Voilà, alors bon. c'est pas encore en France, mais je pense que ça va, ça va arriver. Je, je pense que Laetitia, si on se trompe et qu'au lieu d'ouvrir une bonne bouteille de vin, on, on boit un verre de Pinot Miaou, on doit s'en souvenir pendant plusieurs années. Voilà, mais je ne sais, je je, je sais pas à quel goût ça a. Ça doit être un peu... Ouh. Non euh, bah, Écoutez, non, alors après, il y, a... y, a, y, a, y a de la betterave, y alors, ouais, ouais, ouais, il y a d'autres... Oui, oui, oui, de l'herbe à chat, ça doit être sympa. L'herbe à chat Ça doit être du Voilà, butu, voilà. Y a pas... y a... il paraît qu'il y a des conservateurs naturels, des ah. ingrédients naturels, tout voilà. est naturel. Il y a pas un peu d'huile de poisson aussi pour appâter le chaland Je sais pas, je sais pas. Euh, non, pas le chaland, deux mots, hein, parce que ce n'est pas... Il... 7 h moins le cas, On revient dans un instant. Ça, on va l'oublier tout de suite. Oui. C'est pour ça que parfois je, cette je émission. Pas, je ne l'ai pas, je, pas relevé, hein. je pense que cette émission parfois je, je, je, devrait je... être enregistrée pour qu'à puisse enlever. Je vous respecte parce que, les, alors, choses, là... les choses indésirables, <rire> comme on dit, vous savez, parce que finalement c'est un peu comme du spam, ça. que oui, ça disparaisse. On revient dans un instant avec Tamara. Euh, son chien se couche toujours en rond, Laetitia. Alors après, les chiens qui montent euh, les, les escaliers en marche arrière, des chiens qui se couchent toujours en rond, ça c'est déjà plus courant, on va dire. Hein on en parle dans un instant. Le 3216 ou bien animaux.rmc.fr. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.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 C'est parti, nous voilà de retour, le week-end des experts, les animaux Avec notre vétérinaire Laetitia Barderin, nous sommes là jusqu'à 8h euh, Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment joindre notre veto le 32-16 Ou bien animaux@rmc.fr. Dans quelques minutes après la météo des les infos On vous proposera un focus sur les animaux en Irlande On parlera du biomimétisme On vous fera découvrir un refuge pour tortues près de Toulouse Et on découvrira cette histoire incroyable d'un couple condamné en appel Pour des grenouilles trop bruyantes dans leur jardin Un truc de fou, quoi. <rire> Mais auparavant, c'est Tamara que nous accueillons. Bonjour, Tamara. Bonjour, François, et bonjour, Laetitia. Bonjour. En fait, j'ai une deuxième question en de -y. Alors, écoutez, alors, vous alors, savez la... quoi Allez-y, commencez par la première, c'est mieux. Alors, la première question, euh, je, je ne comprends pas mon chien qui, en ce moment, se, se, se couche en rond. Normalement, c'est pour avoir chaud. Or, euh, en principe, on est dans les dans les grandes chaleurs, donc je comprends ah, pas ça, comprends ça, ça dépend où Tout vous dépend habitez où, parce que vous voyez à Paris, <rire> les grandes chaleurs c'est pas exactement le terme que euh, nous employons. nous à Paris, on sort à peine du printemps euh, Nous, euh, moi je suis à Nantes maintenant ah. à Nantes oui, oui à Nantes ouais. et donc vous, vous vous demandez pourquoi votre chien se, se couche en rond bah oui parce que en même temps, comme c'est un chien guide quand on sort, il allait, il a, il a chaud Et quand il arrive, il... au bout de, de quoi Une demi-heure, trois quarts d'heure, il se couche en rond. C est, c est, c est... Enfin, je comprends pas cette logique-là. Euh... <rire> Alors, vous savez, c'est un petit peu comme nous, notre façon préférée de dormir. Alors, je sais pas, moi, c'est en chien de fusil, vous voyez Ça va bien pour une vétérinaire, mais euh, qu'il fasse chaud ou pas chaud, etc. C'est euh, une une façon de se de dormir préférée chez votre chien, c'est d'être en boule. Et c'est une une une façon de dormir qui est assez ancestrale, hein, parce que euh, les chiens, les canidés, les loups, etc. aiment bien dormir en boule. Euh, c'est un peu, euh, alors oui, ça leur tient chaud, c'est vrai, mais c'est euh, une façon d'être le mieux relaxé et en repos. Alors il y a d'autres chiens qui dorment sur les les quatre pattes en l'air. Il y a d'autres chiens qui dorment les, les pattes bien étendues. Euh, après, ça dépend aussi du, du, du couffin. C'est-à-dire que si vous avez un couffin qui est rond ou ovale, il se mettra plutôt en boule. En revanche, les chiens qui dorment sur un matelas, donc sur, euh, là, ils, ils, se, ils se mettent en boule ou pas, ou alors ils s'étendent. Donc ça dépend aussi de, de, de leur lit, quelque part. C'est euh, si... plutôt ovale Eh ben voilà donc si s'il si a un lit entre guillemets ovale eh ben il aura tendance à se mettre en boule c'est naturel euh, les chats aussi pareil quand ils sont dans un couffin rond ils se mettent en boule même s'ils ont chaud euh, donc vous inquiétez pas là-dessus ce que vous pouvez faire euh, et puis aussi une, une autre chose euh, je parlais tout à l'heure pour le berger allemand d'un problème articulaire euh, euh, le, le fait de se mettre en, en rond là en boule ça peut aussi euh, diminuer une douleur qu'ils peuvent avoir au niveau articulaire plutôt que de se mettre sur le dos ou de s'étaler tout le long, qui peut euh, leur, euh, leur faire apparaître une certaine douleur au niveau des articulations. Ça, je parle de ça pour les vieux chiens. Les vieux chiens, bien souvent, se mettent en rond, justement, parce que c'est comme ça, c'est une position qu'on dit, qu dit algique, c'est-à-dire c'est une position qui leur permet d'avoir le minimum de douleur au niveau des, de, de l'arthrose, de des articulations. Voilà. Ah bah justement, il, a, il est arthrosique, il a 5 becs de perroquet, il a 8 ans et demi, donc... Euh... Bah voilà, je pense qu'il s'endort se, il comme ça, enfin il se met en boule comme ça, c'est pour avoir le minimum de douleur, justement. D'accord. Donc vous inquiétez pas, et c'est pas parce qu'il fait chaud ou pas chaud ou froid, euh, voilà, c'est vraiment sa préférence pour dormir. Et votre deuxième... Euh... Oui, votre deuxième question, Tamara Alors, il trouve que j'ai regardé un documentaire jeudi matin vers sur les coups de 11h où j'ai appris plein de choses, dont le fait que les chiens guides étaient marchaient souvent par la patte droite et avaient le sens du poil au contraire euh, à, une, à le sens d'une montre. Et entre autres, il disaient que les, que les, les... poils. Excusez-moi, j'ai pas compris. Les poils étaient dans le sens inverse du, du, du sens inverse du, de, des aiguilles d'une montre. Les poils. Étaient... Les poils. Ouais, les poils. Je ne sais pas pourquoi ils disaient ça. C'était les Anglais. Mm -hmm. et euh, Ces donc, Anglais, vous et, savez, et... ils font des trucs un peu bizarres, les ah, Anglais, euh, en oui, ce oui, moment. Oui, oui, <rire> euh, oui. Des je... fois, ils sortent des choses. Où, euh, un, peu, un peu bizarre. Enfin, voilà. bref. Ouais. Après, euh, y, y, et... ils ne tiennent pas compte bon, des conséquences. Bien, hein, hein, mais... <rire> et ils disaient, à un moment donné, que les chiens, euh, plus, euh, les chiens jeunes rêvaient plus que les chiens âgés. Euh, comment, on peut, comment on peut dire ça réellement, puisque moi je, je vois souvent mon chien qui, qui rêve un euh, ah, peu souvent, donc alors, euh, du coup comment, on peut, alors, comment il... on peut affirmer ce genre de choses Alors d'abord, il faut savoir que le chiot dort beaucoup plus que le chien adulte. Euh, oui, le, le chien adulte dort 10 à 12 heures, le chiot peut dormir 16 heures par jour. Bon, et pourquoi il dort le chiot Tout simplement parce que pendant il euh, y a deux choses, d'abord pendant son sommeil il sécrète l'hormone de croissance donc plus un chiot dort, plus il sécrète dormir de croissance et c'est pour ça que les chiots tout petits, enfin les, les bébés, les nouveau nés euh, ils, ils doivent dormir 20 heures, même plus, 20, 22 heures par jour, euh, mmh. enfin ils passent 90% de leur temps à dormir mmh. euh, parce que ils ont besoin justement de cette hormone de croissance et aussi le fait que quand, euh, euh, quand il y a le, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil tes rêves, euh, c'est là aussi où, euh, au niveau du, du, du cerveau, tout se met en place, tout, euh, il y a une mémorisation, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans la journée, bah, le cerveau passe en revue tout ce qui s'est passé dans la journée du chien et ne garde que ce qui est important, c'est-à-dire mémorise à long terme ce qui, a, ce qui est important dans cette fameuse journée. Et c'est vrai que le chiot est en plein apprentissage de la vie quand il grandit et c'est là où, en fin de compte, le, le cerveau bouillonne, qui Il se fait des, des connexions au niveau des neurones. Hein, et c'est pour ça que c'est très important de laisser dormir un chiot et de ne pas le réveiller. Hein, un chiot, vraiment, il faut le laisser dormir. Euh, soit, euh, en, pour finir, Tamara, bien entendu, les chiens adultes rêvent. Ils rêvent toute leur vie. Euh, et donc Et ça leur permet aussi adultes, de, de, se, de, de mettre en place aussi cette mémoire et de, euh, de mémoriser ce qui s'est passé aussi dans la journée. Mais c'est vrai qu'adultes, ils en ont moins besoin que quand ils sont jeunes et qu'ils ont euh, voilà, ce monde à découvrir et tout cet apprentissage qui est important pour, euh, pour son mmh. avenir. Merci beaucoup Tamara et on vous souhaite un bon dimanche à Nantes. Laetitia, après Tamara, c'est Christiane que nous accueillons. Christiane qui nous a appelé au 32 16. Bonjour Christiane. Allô, oui, bonjour monsieur, ça va bonjour, bonjour Christiane. Christiane, attention, pas monsieur, c'est ah bon, Laetitia et François. Nous eh ben, sommes écoutez, entre je, nous. Je suis désolée, moi j'arrive d'Allemagne, je suis là depuis trois mois oui. et bon, voilà. Alors j'ai ramené d'Allemagne un petit chien qui est croisé, qui est en fait chihuahua <rire> sur oui. le visage, qui a un corps de vessie, de vessie. Et la queue de, de la Il est vraiment... C'est une petite chienne. Euh, juste, vous avez dit Westy, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Ça. Chihuahua Westy et quoi Et Malteser, pour la queue. Malteser <rire> Je oh. pensais que c'était des bonbons chocolat, moi. Ouais, chocolat, bon. <rire> donc, <rire> oui, chocolat, Oui, d'accord. Je l'ai ramenée ramené d'Allemagne. Elle était malheureuse en famille. Donc, je l'ai ramenée avec moi. Pour toujours, d'ailleurs. Et cette nuit, elle ronflait. Bien sûr, elle dort avec moi. Et puis, pendant 20 fois au moins... Elle inspirait très fort. C'est-à-dire, euh, j'avais peur qu'elle s'étouffe. En fait, c'était comme un ronflement. Oui. Mais, euh, comment dire, elle inspirait comme ça. <rire> Est-ce oh. qu'elle allaitait Est-ce qu'elle sortait sa langue <rire> Non, elle ne sortait pas la langue. Non. Elle était bien, bien calme. Oui. Elle regardait, mais je me disais, elle va, va, va s'étouffer. Mais non, ça a duré 20 fois et très fort. Je ne sais plus quoi faire, bien sûr. Est-ce qu'elle est avait chaud très... Est-ce qu'il fait chaud chez vous Ah, écoutez, là, je suis en Charente, il faisait chaud un peu. Oui, mais, mais cette nuit, bon, j'ai ouvert quand même les fenêtres, il faisait pas trop chaud, mais peut-être oui. Est-ce qu'elle a euh, un poids normal ou est-ce qu'elle est un peu enrobée Non, non, elle fait, non, non, elle fait 6 kilos. Oui. Non, non, elle n'est pas, pas enrobée. Bon, elle n'a jamais eu de problème respiratoire, de cœur, de choses comme non. ça Non, alors vous savez, elle était... Je connais pas tellement son passé. Hein, mais bon, je, je l'ai ramenée, bon. elle était en bonne condition. Le vétérinaire en Allemagne m'avait dit que tout était bien. Voilà. Laetitia, est-ce que c'est... -ce est, alors, alors faut, euh, moi, j'y comprends rien, mais on, on, est-ce que on peut pas apparenter ça, de l'apnée du sommeil, par exemple, ou c'est ça n'a rien à voir Alors, euh, non, si elle dort pas. Alors, si elle dort, euh, on peut avoir, euh, des, comme ça, des, des, des ronflements. Alors, d'abord, elle peut ronfler. Déjà, si elle ronfle, c'est qu'il y a... Euh, Peut-être un problème au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau du nez, au niveau de, de, euh, de, de, de des bronches, donc euh, de la trachée, pardon. Euh, donc, il faut savoir que ça veut dire qu'elle a quand même un appareil respiratoire qui est... Euh, enfin, un petit peu comme les bulldogs français ou les bulldogs anglais, où ils ronflent souvent ou respirent difficilement. Donc ça, il faut le savoir, Christiane. Donc peut-être que cette nuit, elle, a eu aussi, elle peut aussi avoir des crises d'angoisse, elle peut avoir chaud. Et donc, dans, cette, dans ces cas-là, elle a une respiration qui s'accélère. Et quand une, une respiration s'accélère, on l'entend. Donc c'est peut-être mmh. ce que vous avez entendu. Donc cette respiration qui s'est accélérée, peut-être elle est due au chaud peut-être qu'elle est due à une angoisse ou peut-être parce qu'elle s'est réveillée d'un cauchemar et du coup bah voilà c'est un peu euh, voilà euh, sa respiration s'est accélérée euh, mais si ça se reproduit alors moi je suis pas inquiète puisque là bah, tout va bien mais si ça se reproduit Christiane il faudra quand même aller euh, faire un check-up chez votre vétérinaire pour vérifier les poumons la trachée Et le cœur, mm -hmm. là six 6 mois, et puis vérifier le poids. Je vous dis le poids parce que souvent les chiens, les chiens qui, et les chats d'ailleurs, qui ont un surpoids, ils ont des difficultés à respirer. Et ces difficultés peuvent, se, peuvent arriver la nuit, hein, tout simplement, où oui, vous l'entendez oui. plus respirer parce que la nuit tout est calme, et donc on entend respirer son chien, et on entend comme ça ces, ces, ces petites crises où on a l'impression vraiment qu'il qu respire euh, vite et fortement. Mm -hmm. Merci Christiane pour votre appel. Laetitia bientôt 7h, la météo les infos. Et on revient pour notre deuxième partie. Euh, direction l'Irlande pour débuter. C'est vrai qu'à l'occasion de l'Euro, vous le savez, on fait un focus toutes les semaines sur les animaux dans les pays qualifiés aujourd'hui. Donc l'Irlande qui affronte, qui affronte tout à l'heure la France. Ah oui, ben ça, oui. Ça va être chaud. <rire> A tout de suite après la météo et les infos. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Justement, France-Irlande, oui. cet après-midi, Christine Peña, oui. comment ça va se passer Bah, Écoutez, ça sera un peu nuageux. Ah ouais. Un petit peu. Voilà. En fait, alors, on va commencer -y. par les choses qui fassent. Prenez les formes, hein, quand même. Nous hein, avons euh... quelques nuages qui vont se développer. Ça va bourgeonner un peu, voire une petite averse, voire un petit orage entre le Nord Pas-de-Calais. Oh, de la neige aussi, puisqu'on y est, non? Non. <rire> non, quand même pas. Faut pas pousser. Donc, Nord Pas-de-Calais, champagne ardenne jusqu'à l'île de France. On peut avoir effectivement une averse cet après-midi. Nous avons des nuages qui arrivent sur le Finistère. C'est cette perturbation qui va traverser la moitié nord du pays pour demain, lundi. Et puis, nous avons euh, également des bourgeonnements sur les Pyrénées. Là aussi, ça peut donner un orage et quelques averses cet après-midi. Sinon, partout ailleurs, c'est du beau temps. Une alternance entre nuages mais très belles éclaircies et grand soleil en Méditerranée avec un peu de vent. Les températures, un peu, un peu, un peu juste. On est de 1 à 2 degrés en dessous des normales de saison. 21 à La Rochelle, à Nancy, à Paris, à Nantes, à Rennes, 20 degrés à Lille. Il fera 22 cet après-midi à biarritz Mulhouse, Clermont-Ferrand. 24 du côté de Bordeaux ou encore Limoges. 25 à Lyon, Grenoble,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 Merci d'être avec nous. C'était RMC. Il est 7h. Toute l'actualité avec Claire cheka Bonjour Claire. Bonjour François. Bonjour à tous. Les Bleus face au fameux Fighting Spirit irlandais. Huitième de finale cet après-midi entre la France et l'Irlande à 15h. Premier match coup pour les tricolores. Pas de pelouse cette fois, mais plus de 1600 hectares de bocage et autres surfaces agricoles au cœur du référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La Loire-Atlantique vote aujourd'hui. Les pro-Union Européenne ne désarment pas au Royaume-Uni. Plus de 2 700 000 personnes ont déjà Signer une pétition pour réclamer un nouveau référendum. Les Bleus face à la marée verte France-Irlande. Les Bleus de Dédier Deschamps n'ont pas le choix. Ils jouent en 7 8 de finale leur premier match couperait. coup près. Coup d'envoi à 15h au stade de l'OL à Dessine, près de Lyon. C'est là que le correspondant d'RMC dans la région, Gwenaëlle Vandrestin, a rencontré de jeunes fans de Bleus impatients. Au jeu des pronostics, avant ce France-Irlande, c'est Ryan, tout juste 8 ans, qui s'y colle. On va le massacrer. <rire> Combien 6-0. A Dessine, les enfants ont parié pour de faux sur les matchs de boules et ils cherchent maintenant les non-débuteurs. Alors là, il faut s'adresser à de vrais spécialistes, Nadir et Mathéo, 10 ans, et qui n'ont rien à envier à Jean-Réseguier. Dimitri Payet, et c'est tout. Moi, je pense qu'il y aura 2-1 pour la France. L'Irlande marque au tout début et la France, elle marque les deux buts à toute fin, comme tous les premiers matchs. Des enfants encore trop jeunes pour se rappeler de la polémique autour de la main de Thierry Henry lors de la dernière confrontation entre les deux équipes mais donc Jaffer, un papa, se souvient parfaitement, il espère juste que l'Irlande ne voudra pas trop prendre sa revanche Je pense qu'ils ont un petit peu oublié mais ça doit encore être ancré dans leur tête, moi si j'étais à leur place je pense que je serais revanchard, mais bon je pense qu'on a une bonne équipe et qu'on va être capable d'une belle victoire. Et à la récréation lundi les enfants ne prévoient qu'une seule chose pouvoir parler de la victoire de l'équipe de France Allez allez Et eh oui, allez les Bleus, les hommes de Didier Deschamps qui doivent faire face cet après-midi au mental d'acier des Irlandais, le fameux Fighting Spirit, j'en ai essayé. On sera prêt pour cette bataille, une phrase forte du capitaine Lloris, précisant que toutes les têtes sont focalisées sur ce match contre l'Irlande. Pour Deschamps, pas de calcul possible pour les joueurs sur le coup d'un carton jaune, pouvant les priver d'un quart de finale. Cela ne doit pas occuper les esprits des joueurs dans la bataille que l'on doit livrer. Le décor est planté, les Bleus savent très bien que les Irlandais vont leur mener la vie dure. Lloris a même parlé de combat pour expliquer la dureté du jeu des hommes en vert. Une équipe généreuse a précisé le sélectionneur qui a du cœur, mais aussi des joueurs de talent élevé à la Première Ligue anglaise. Quant à 2009 et à la main d'Henri, c'est du passé. Cela appartient à l'histoire. Et de ce point de vue-là aussi, Deschamps et Lyoris sont sur la même longueur d'onde. Et côté tribune, un autre match va se disputer. Supporters français contre supporters irlandais. Un match joué d'avance selon les Irlandais Les Français, on ne les entendra pas nous, on chantera très fort et ils n'auront aucune chance, on est une petite nation alors on veut juste chanter parce qu'on est content d'être là. Mais chez nous c'est toujours comme ça, quel que soit le match, on chante et on s'amuse. Nous on ne veut pas se battre, on a juste envie de s'amuser, boire des coups ensemble et surtout de chanter. Les supporters irlandais au micro-RMC de Pierre Ten et hier, le Portugal, le Pays de Galles et la Pologne ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale de l'euro. Jamais les Polonais n'avaient atteint ce stade de la compétition à l'euro. Qualification obtenue face à la Suisse, résultat un partout après prolongation et 5 tirs au but à quatre. Mais pour le défenseur Grégor Krikoviak, le quart de finale n'est pas une fin en soi ça fait plaisir je pense que voilà cette, cette équipe a beaucoup de qualité mais je pense que c'est que le début on se contente pas seulement de, de ces match, de cette qualification parce que jusqu'à présent on n'a rien fait on veut plus on veut aller plus loin possible et, et le plus important c'est de, de ne pas se dire que voilà on est arrivé parce que si on va à un moment quelqu'un ou seulement un joueur qui va penser qu'on a fait le job on va retourner en, en pologne. Et suite des huitièmes de finale avec ce soir à 18h Allemagne contre Slovaquie et à 21h Hongrie contre Belgique. Consultation inédite ce dimanche. Près d'un million d'électeurs en Loire-Atlantique sont appelés à se prononcer sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Adrien Godet, vous êtes le correspondant d'RMC dans la région. Vous vous trouvez à Nantes, principale ville concernée par ce projet d'aéroport. Oui, effectivement, et cette consultation inédite en France a simplement valeur d'avis. Le gouvernement pourra dans les faits en tirer les conséquences qu'il souhaite Néanmoins, le Premier ministre Manuel Valls a confirmé cette semaine que le résultat du scrutin serait suivi. Si le non l'emporte, le projet sera abandonné. Si c'est le oui, les travaux du nouvel aéroport seront engagés. L'autre enjeu de cette consultation, c'est la participation. Les autorités n'ont pas de point de repère là-dessus. Un indice peut-être de l'intérêt des électeurs pour le scrutin, le nombre des procurations enregistrées. La mairie de Nantes a validé les dernières hier après-midi. Il y en a eu plus de 3500 en total. C'est plus que pour les dernières élections municipales de quoi présager une participation soutenue selon les autorités et donner plus de poids aux résultats ce soir. Merci Adrien. Vitre brisée au siège de la CGT à Montreuil dans la nuit de vendredi à samedi, des individus cagoulés ont saccagé l'entrée du syndicat, un acte de vandalisme qui intervient 24 heures après celui qui avait touché le siège de la CFDT. Cette fois, acte condamné par le Premier ministre, rien ne peut justifier des attaques contre les acteurs de la démocratie sociale a tweeté Manuel Valls. Outre Manche, les pro-Europe ne s'avouent pas vaincus. Plus de 2 700 000 Britanniques ont déjà signé une pétition pour réclamer l'organisation d'un nouveau référendum. Et le succès de cette pétition est tel que le Parlement britannique va en débattre mardi. Mais pour John, ambulancier à Londres et pro-Brexit, il n'y a aucune raison de retourner aux urnes. Je trouve cela arrogant qu'une fois le résultat du référendum connu, certains puissent dire que cela ne leur convient pas. J'ai l'impression qu'il s'agit surtout de personnes qui vivent dans des zones métropolitaines et qui pensent que leur voix compte plus que celle des provinciaux. D'autant que la participation a été très importante, le Royaume-Uni s'est passionné comme jamais pour ce référendum, contrairement aux élections classiques. Dans une démocratie, quand on donne la parole à tout le monde, le résultat ne va pas forcément dans le sens que l'on veut, c'est cela qu'il faut accepter. John, un londonien rencontré par notre envoyé spécial Benoît Ballet. Et de son côté, le gouvernement écossais veut organiser une consultation sur l'indépendance de l'Écosse afin de pouvoir rester dans l'Union Européenne. Et l'inquiétude suscitée par le Brexit pourrait bien aussi avoir des répercussions jusque dans les urnes espagnoles. Aujourd'hui, 36 millions d'Espagnols votent pour élire leurs députés. Des députés qui, il y a six mois, n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur une, une coalition gouvernementale. Les résultats de ce soir sont donc très incertains. Comme l'explique Diane Cambon, la correspondante d'RMC à Madrid. L'incertitude, c'est le mot qui résume ces élections législatives espagnoles bis. Comme en décembre, les résultats s'annoncent très serrés, obligeant les partis à trouver des accords s'ils veulent former une coalition. Or, après six mois de vaines tractations, les quatre candidats en lice sont plus que jamais opposés. La droite au pouvoir se veut garant de la stabilité, comme l'a rappelé le chef de l'exécutif, Mariano Rajoy, en se référant à la victoire des partisans du Brexit. Or, même si les conservateurs sont donnés favoris, ils n'obtiendront pas de majorité stable. Tout se joue à gauche. Selon les derniers sondages, le parti radical Podemos a de fortes chances de passer devant les socialistes, lesquels pourraient connaître leur pire score, ce qui laisse prévoir de difficiles négociations au lendemain du scrutin. RMC 7h08, les championnats de France d'athlétisme à Angers et la malédiction de Teddy Tamen, euh, de Tamgo. Il s'est de nouveau blessé hier, verdict une fracture du fémur. Teddy Tamgo ne participera donc pas finalement au JO de Rio pour lesquels il s'était qualifié pourtant, euh, Xavier Grimaud Oui et l'image avait un mauvais goût de déjà vu hier à Angers Il est 16h45 environ, Teddy Tamgo s'élance pour son cinquième essai du concours Pour le moment la star française n'a pas brillé, encore loin de son niveau Mais ce saut est bon, très bon même, 17m15 Sauf que tout le stade se tait, car Tamgo reste au sol, il se tord de douleur La main sur le genou gauche, le verdict redouté tombera plus tard Fracture du fémur, terrible pour Bernard Hamssalem, le président de la Fédération Française d'Athlétisme Teddy est dit et poursuivi par la malédiction euh, après sa blessure de l'an dernier Voilà, Maintenant c'est une fracture et nous, nous sommes très tristes pour euh, ce qui lui arrive on le voit en plus euh, sur la civière demander quelle est la vitesse du vent, voyez, vous voyez, vous rendez compte, alors qu'il sait que ce qui lui est arrivé est très grave. Le, le verdict est là, il est, il est blessé, gravement blessé et il sera à mon avis indisponible pour les six mois qui viennent. L'équipe de France d'athlés perd un leader, Tamgo lui manquera une nouvelle Olympiade après Londres 2012 déjà sur blessure. En rugby, victoire sans appel de la France sur l'Argentine lors d'un test match, score final 27 à 0. RMC, 7h09, dans un instant les experts, mais avant les pronostics avec François Sorel. Et un tiers écarté quinté plus clair cet après-midi à Vincennes. Sébastien Darras nous conseille le 14 Viking Vabene et le 16 Very Nice Marceau. Brahim Masloum, lui, aime beaucoup le 6 artistes de Joud. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 17 Ave Avis.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 h 10 Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous comme chaque dimanche sur RMC RMC qui, vous le savez, chaque week-end vous propose les meilleurs experts entre 6h et 10h euh, les animaux et l'automobile le dimanche et hier, euh, c'était le jardin et la maison, vous savez, avec Patrick Mielan et Christian PC. tout à l'heure dans l'automobile la, dans avec Jean-Luc on évoquera, eh bien, on va dire la révision hein, du véhicule avant de partir en vacances. Vidange et pneus, c'est le moment de s'en préoccuper. Laissez l'eau de la semaine, ce sera la Ford S-Max. Peut-on rouler avec ses pneus hiver en été Et puis, en deuxième partie de ce rendez-vous auto, on évoquera ces fameuses pastilles de couleurs qui seront bientôt en vigueur concernant la pollution. Euh, on en parlera avec un spécialiste. Mais dans l'immédiat, vous le savez, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia on va tout à l'heure parler de biomémétisme On évoquera aussi un refuge pour tortues Près de Toulouse On découvrira aussi cette histoire incroyable Un couple condamné en appel pour des grenouilles Trop bruyantes dans leur jardin Dans leur mare, oui <rire> Ça sera en toute fin d'émission Et puis notre vidéo Lolcat On vous a sélectionné une petite vidéo Mais tellement drôle D'un chien dans une piscine Voilà, on va vous raconter ça tout à l'heure Mais pour débuter, Laetitia On poursuit notre saga euro Voilà, et on part en Irlande enfin on part pas en Irlande, on part en France mais avec des chevaux irlandais euh, des poneys les poneys, euh, les chevaux de Connemara euh, c'est des chevaux ben voilà c'est une race qui est originaire d'Irlande et nous sommes avec Christine Marès qui est éleveuse de chevaux Connemara depuis 42 ans Oula, oui. Christine bonjour! Oui bonjour. bonjour. Bienvenue. Alors bonjour. vous élevez des poneys de, de race connemara, on imagine les origines, hein, bien sûr les plaines du connemara en Irlande euh, oui. et il faut savoir quand même que la France est après l'Irlande le pays qui possède le plus grand nombre de ces poneys. Alors racontez-nous d'abord euh, l'histoire de ces chevaux. Alors, euh, comme son nom l'indique, c'est une race qui vient de l'extrême ouest de l'Irlande, la région du Ponémara, qui est une région extrêmement euh, pauvre, extrêmement déshéritée sur le plan des conditions de vie. Il faut revenir très très loin en arrière. Et donc les, les poneys qui se sont construits, euh, cette race qui s'est construite au fil des, des, des millénaires et des siècles, oui. a, a fallu développer des, des, des capacités extraordinaires pour s'adapter à ce biotope très très très hostile. Alors aujourd'hui, c'est très touristique, il y a des routes, c'est superbe. Ah oui. C'est une très très très très belle région. Mais par contre, pour y survivre, euh, il a fallu que cette race développe des, des capacités fabuleuses d'adaptation à ce, à, ce, à ce climat, à ce terrain. C'est beaucoup de tourbières, beaucoup de... De vent, beaucoup de... Enfin euh, bref, c'est pas les conditions idéales, c'est pas la Normandie, c'est pas la Mayenne pour élever euh, des chevaux. Et oui. la race s'est faite au fil des siècles oui. et euh, son histoire contemporaine commence en 1923 avec la création du livre généalogique de l'association euh, irlandaise euh, des éleveurs de Connemara. Et, et voilà. Alors, est-ce que c'est, vous, c'est un voyage en Irlande, dans le Connemara, qui vous a donné envie d'élever ces chevaux Enfin, ces poneys, parce que ce sont, ce sont des poneys, hein, c'est ça Ce sont des poneys. Ce sont des poneys. Et poneys, ça veut dire petit cheval. Et non, c'est mon mari qui a commencé en 1972 à faire ses premiers voyages en Irlande. Mon mari a, avait une grande famille, cinq enfants. Il était cavalier, euh, fils d'éleveur, euh, et il, est, il cherchait à la monture idéale qui se rapprochait le plus. Euh, Des, des petits chevaux qu'il avait connus en Algérie, puisqu'il est né en Algérie, les pieds noirs. Et il a fait un peu le tour de toutes les races de poneys. Le poney n'était pas très courant en France. C'était oui. les, les îles britanniques qui étaient vraiment les, les spécialistes. Il est allé en Autriche aussi pour voir les petits chevaux à Flinger. Il est allé un peu partout. Et le dernier voyage qu'il a fait, c'est euh, l'Irlande. Et là, ça a été un coup de foudre absolu. Euh, pour, euh, pour cette race de poney et euh, c'est là qu'a commencé l'histoire euh, de, votre... de Jean-François avec euh, le Connemara oui. Alors on dit que les Irlandais, pour, pour les Irlandais le cheval c'est sacré, c'est vraiment un animal sacré chez eux Oui, enfin la différence euh, le, le, les Irlandais comme les, les, les Anglais Euh, nous, on le voit année après année, on va souvent en Irlande, trois à quatre fois à l'année. Euh, c'est des, des peuples cavaliers, c'est des gens qui ont ça dans la peau, les enfants montent. On n'a pas du tout la même culture d'équitation oui. euh, que, que sur le continent. Et nous, nous allons souvent en Irlande, nous avons des amis qui ont des enfants, et quand on les voit évoluer, il y a une spontanéité. Euh, les, Les gens ont nos amis, par exemple en Irlande, je pense à eux à l'instant. Ils nous ont acheté des, des poulinières, euh, donc on va souvent les voir. Ils ont deux petites filles qui montent chez elles. Elles ont des poneys chez elles et la formule poney club est pas du tout comme en France. Et les, les gens se retrouvent une ou deux fois par semaine. Ils amènent leur poneys dans un lieu et là il y a le professeur euh, ou le cavalier pro qui leur donne des cours. Et ça peut être un autre lieu la fois d'après. Ah, C'est un voilà. peu comme si on amenait son son chien en éducation canine. Là, c le, on amène son cheval pour, pour un cours d'équitation. Voilà. Mais oui. pouvez-vous nous, nous décrire pour ceux qui ne connaissent pas ce poney euh, Quelles sont ses particularités Qu'est-ce qui qu -ce, Pourquoi vous avez eu euh, Enfin, votre mari a eu le coup de cœur pour euh, pour ses chevaux. Alors, il a eu le coup de cœur et moi, quand je l'ai rencontré, j'ai eu deux coups de cœur pour lui et pour, <rire> <rire> pour la race euh, qu'il avait choisie. Ah, c'est est, est un poney qui est, euh, qui est beau, qui est bien proportionné, qui a une esthétique qui fait que c'est il, il est pour nous la plus belle race de poney. Alors, je sais que mes amis des poneys français de Salvo vont, vont dire non, non, non, non, non. Mais si c'est vraiment une race esthétiquement... C'est une race aussi qui a un mental phénoménal, extraordinaire. Il paraît qu'ils sont, qu sont très courageux, un petit peu comme les Irlandais. Très courageux, mais ils sont très courageux parce qu'aller vivre dans, le, dans cette région, euh, c'est tout, euh, tout simplement extraordinaire. Ils sont courageux, ils sont gentils, ils sont extrêmement polyvalents. Et c'est Jean-François qui avait été président de l'association pendant de nombreuses années en France, 19 ans, avait trouvé cette, ce phrase. c'est le, le, le petit cheval de toute la famille. C'est un cheval qui peut évoluer avec des enfants, même très jeunes, oui. des, des, des, des adultes, des adolescents. Il, il emmène les, les, le cavalier ou la cavalière là où il a envie d'aller, que ce soit en sport, que ce soit en loisirs, Dans toutes les disciplines, on a une... Bon alors je vais faire un peu de pub perso, mais on a une ponette qui a été en trek. Le trek, c'est une discipline technique de randonnée équestre de compétition qui a été au championnat du monde junior. Euh, Tosca de l'Aune avec Bérangère euh, Nodé. Euh, donc, il évolue. On a des, des Connemara qui évoluent. Bien sûr, la carte de visite du Connemara, c'est le sport, c'est le CSO, c'est le concours complet avec de très très bons chevaux, avec euh, le dressage également, moins. C'est moins sa mmh. discipline de prédilection, mais il y en a. Non, c'est vraiment une race... Euh, très polyvalente, <rire> très versatile, très... Christine, en tout très cas, plus... vous en parlez avec amour. C'est très agréable. Là, oui, ouais. Merci beaucoup, <rire> en tout cas. On, on, on dirait euh, un Irlandais qui parle de ses chevaux. Ouais, ouais. <rire> C'est un peu ça, Christine. Merci on... Merci beaucoup, Christine. Merci de nous avoir fait découvrir ce, ce petit poney. Poney de Connemara. Et vous êtes de l'élevage Connemara de Lone. Et nous mettrons, bien sûr, un lien sur la page Facebook. Voilà, la prochaine fois, on écoutera cette interview avec une chanson de Michel Sardou bien connue, Laetitia. Bravo. Comme ça, moi Mais là, c'est pas les poneys du Connemara, c'est les lacs du Connemara. Alors, je ne comprends pas, notre productrice se bouche les oreilles. Ah, pourtant. Pourtant, quand même. Un monument, de... un monument. Un de... monument. Française, quand même. Des nuages noirs les Laetitia <rire> Qui viennent du nord Je suis Attendez. très mauvaise en karaoké C'est quand même un truc énorme ça Ah Michel Sarrou Bon vous savez quoi on va revenir dans un instant On va se calmer parce que là je sens qu'il y a quand même Une espèce de, de, de puissance qui monte Et on va évoquer le biomimétisme Laetitia hein Pas à Connemara, Ici <rire> À Alors, c'est quoi le biomimétisme Ça, On n'en parle dans un instant. Exactement. <rire> Au monstre des lacs qu'on voit nager. Certains, certains soirs soir d'été. Jérôme, coupe parce que là, autrement, on va tout chanter. C'est pas possible. Le week-end des experts sur RMC, ouais, vos animaux. Leclerc. Allô Philippe Oui mon amour. Mais t'es parti où avec ma voiture Chez l'auto Leclerc, je te fais poser des pneus goudieurs. Ah bon Ah oui. En ce moment, jusqu'à 100 euros de remise en bon d'achat pour l'achat et la pose de 4 pneus goudieurs. Et comme on prend ta voiture pour partir en vacances, il me faut des bons pneus. A pris Leclerc Du 22 juin au 16 juillet dans les centres L'auto Leclerc, bénéficiez jusqu'à 100 euros en bon d'achat pour l'achat et la pose complète de 4 pneus goudieurs. Garantie crevaison 2 ans offerte. Voir conditions détaillées, listées des centres L'auto Leclerc participant sur Auto. Leclerc. T'as de le bons pneus là, tu sais Embrasse-moi.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 RMC, le week-end des experts 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Il est 7h, c'est RMC, le week-end des experts les animaux, Laetitia Barlerin à mes côtés euh, tout à l'heure nous évoquerons un refuge pour tortues près de Toulouse mais auparavant Laetitia un mot qu'on n'emploie pas tous les jours Surtout dans le domaine des animaux, c'est le biomimétisme. Et oui, puisque le 1er et le 2 juillet à Senlis a lieu le Biomime Expo. Alors c'est quoi C'est le salon des acteurs du biomimétisme. Alors qu'est-ce que c'est le biomimétisme Et on va le savoir justement avec Kalina Raskin qui est docteur en biologie et chargée du développement scientifique de, du CIBOS BIOS qui est le centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis. Kalina, bonjour Bonjour hein Bonjour Bienvenue Alors expliquez-nous, pour commencer, donc ce qu'est ce qu le biomimétisme. Alors le biomimétisme, ça vient de bio la vie, et mimétisme mimé. Donc ça veut dire imiter finalement l'incroyable capacité des êtres vivants à, à s'adapter, euh, pour innover nous-mêmes, pour résoudre nos propres défis. C'est-à-dire que vous vous inspirez de la nature et des animaux on s'inspire de la nature et des animaux, de la cellule jusqu'au fonctionnement des écosystèmes et on regarde la façon dont pendant quatre milliards d'années, euh, ces différentes espèces, elles ont euh, évolué, donc elles ont testé par essai et erreur plein de solutions différentes pour répondre à des enjeux comme accéder à l'énergie, se déplacer euh, ou encore euh, faire une chimie avec des températures et des pressions euh, tout à fait modérées par rapport à nos processus industriels conventionnels. Donc ce sont des modèles d'innovation et d'innovation en plus durable. C'est-à-dire que vous considérez que la, la nature a tout inventé La nature, elle a déjà inventé beaucoup, beaucoup de choses. Hein, euh, parce que euh, euh, elle a dû résoudre exactement euh, des problématiques que nous, on, on, on se pose. Hein, gérer l'information, euh, euh, produire des, des matériaux euh, innovants. Euh, explorer l'énergie solaire donc tout ça ce sont des choses que la nature a déjà faites et qu'on essaye de reproduire aujourd'hui euh, par les voies techniques et technologiques alors donnez-nous des exemples pratiques de, de choses de la vie courante on va dire, qui ont été inspirées par les animaux alors moi je sais qu'il y a eu beaucoup d'études sur les araignées, mais, mes amis les araignées, sur leur, euh, surtout sur la, la, la soie hein, qui est constituée de leur, de leur, de leur, de leur toile d'araignée toile oui, oui, tout simplement, euh, qui Qui ont été beaucoup étudiés par les chercheurs. Oui, alors la soie d'araignée, c'est effectivement un matériau absolument incroyable. Euh, et pourtant, c'est produit donc par une araignée euh, dans des conditions très douces hein, de, de manufacture. Et ce fil d'araignée, si vous le euh, à échelle égale, hein, si vous lui donniez la, la taille d'un fil d'acier euh, de, de quelques centimètres, on va dire de diamètre, eh bien, il serait en capacité euh, d'arrêter un Boeing en plein vol. Donc, ce sont des euh, c'est un matériau chimique extrêmement performant et efficace. Et il y a aujourd'hui plein d'équipes dans le monde qui essaient de reproduire en fait, ces caractéristiques et il commence à y avoir, euh, au bout de 15 ans de recherche, enfin, euh, les premiers euh, fils de soie artificiels qui sont en train d'être produits et proposés sur le marché. Et qui ont donc une résistance hors du commun, c'est ça hein Qui ont une résistance hors du commun, euh, oui. équivalente et supérieure à celle du Kevlar, par exemple. C'est fou Oui, je crois qu'il y a des gilets pare-balles qui ont été faits en, en simili euh, soie-toile d'araignée. Oui. Oui, effectivement, parce que c'est euh, les propriétés qu'on attend euh, d'un gilet pare-balles, c'est effectivement d'absorber énormément euh, d'énergie euh, et euh, d'avoir finalement un comportement assez élastique. Et c'est exactement ce que la soie d'araignée euh, permet euh, de reproduire. Donc effectivement, on essaie d'en de, faire aujourd'hui des gilets pare-balles, mais des textiles de façon plus générale, qui sont des textiles techniques à très haute performance mécanique. Ah, je comprends mieux ah. maintenant l'avis de Spider-Man. <rire> Alors il y a aussi l'escargot, la bave d'escargot aussi, qui ont beaucoup intrigué et inspiré les chercheurs. Alors euh, vous savez bien qu'aujourd'hui euh, euh, on essaye de développer des cols qui sont des cols euh, non toxiques, sans produits chimiques euh, dangereux pour la santé, et euh, la vie elle a regorge de cols absolument extraordinaires, dont effectivement la base d'escargot, qui inspire de plus en plus de chercheurs euh, pour des usages médicaux, mais il y a aussi un petit verre marin. Euh, qui se crée un petit tube de sable autour de lui et ce petit tube de sable il est capable de le de le de le coller euh, à, de coller les grains avec euh, avec sa salive et il y a aujourd'hui euh, une entreprise qui est implantée euh, en France qui développe des cols chirurgicales inspirées de la composition euh, chimique de la salive de ce ver marin et puis ensuite vous avez euh, d'autres cols absolument remarquables et il y en a une que vous connaissez tous inspirée du vivant c'est le, euh, le velcro le velcro Le velcro en fait que... est inspiré de la stratégie de la fleur de bardane, c'est une petite fleur avec des espèces de petits piquants en forme de crochet et donc c'est la stratégie qu'a adoptée la plante pour disséminer les graines en faisant en sorte qu'elle s'accroche aux poils des animaux. C'est exactement le même principe que ces petites boules qui s'accrochent à vos chaussettes ah oui. en été oui. et donc voilà, c'est en s'inspirant de cette stratégie-là que Georges de Mestral a créé le velcro. Et ça le velcro c'est quand même une innovation bio-inspirée largement répandue dans le monde. Alors je sais aussi que le secteur des transports s'intéresse beaucoup euh, aux animaux et surtout aux capacités de vol des oiseaux. Oui, alors vous avez beaucoup d'exemples de, de l'imitation de, de l'aérodynamisme euh, des oiseaux, effectivement, euh, pour optimiser le vol de nos propres objets, donc de nos avions, euh, par exemple. Alors l'exemple grand classique et que beaucoup euh, d'entre nous euh, peut observer en prenant l'avion, ce sont ces courbures en fait qu'on a au, au bout des ailes aujourd'hui, ce qu'on appelle les winglets, qui imitent oui. en fait la courbure de ces très longues plumes, les rémiges qu'ont les aigles au bout de leurs ailes et qui leur qui en se recourbant leur permet d'économiser énormément d'énergie pendant le vol. Et donc ça, déjà, ça permet des économies relativement significatives en ajoutant tout simplement une courbure au bout des ailes. Ça veut Vous dire que bien... les chercheurs ont observé les oiseaux, ont observé leur vol et ont, ont appliqué, en fin de compte, cette fameuse courbure au niveau des, des plumes sur les avions, sur nos avions Exactement, et on s'est aperçu que ça permettait euh, d'économiser euh, beaucoup d'énergie. Y un autre exemple, euh, inspiré des oiseaux, mais cette fois appliqué au train, qui est très célèbre, c'est le TGV euh, euh, japonais, le Shinkansen. Ce TGV il est obligé de passer à grande vitesse dans des, euh, dans des tunnels, hein, parce oui. que la région est montagneuse, et ça, ça crée une une surpression et ça crée des vibrations euh, et un choc sonore et donc euh, il se trouve que par, euh, par chance dans l'équipe des ingénieurs qui ont essayé d'optimiser le profil du train, il y avait un ornithologue donc un spécialiste des, des oiseaux. oiseaux et qui s'est dit bah, finalement le Martin Pêcheur il est capable de passer de l'air à l'eau à très grande vitesse avec très peu de turbulences alors pourquoi on ne n'essaierait pas d'imiter euh, finalement euh, le bec de ce euh, Martin Pêcheur euh, pour pouvoir profiler euh, le TGV du train chez qu'il c'est ce qu'ils ce qu ont fait et donc c'est un très grand pêcheur. Exemple euh, très célèbre du, du, du, du biométisme puisque voilà, Japan Rail, donc, euh, la, la compagnie des trains japonais, a fait du biométisme pour profiler l'un de ces trains. Ça veut dire que les trains japonais, le, train, le TGV japonais a le bec Du Martin Pêcheur, c'est ça Exactement, exactement. D'ailleurs, il va à une vitesse incroyable, je crois, ce train-là. Il, il bat les records de, du TGV, de notre TGV à nous. Grâce aux animaux. Ça. Merci beaucoup, Kalina. C'est étonnant tous ces euh, voilà tous ces ouais. rapprochements entre l'humain et l'animal. Merci beaucoup. Merci. Ah, bon. merci. Ben, comme quoi, la, la nature a tout inventé oui. et que nous nous inspirons des animaux et de et la nature. Bien, bien. Et euh, si vous voulez en savoir plus, si vous même vous, ça vous intéresse, euh, je parle surtout aux jeunes qui, qui veulent euh, peut-être aller dans ce secteur, il y a le Salon des acteurs du biomimétisme qui se tient à Sanlis euh, le 1er et 2 juillet. Merci beaucoup. On revient dans un instant. Laetitia, après la météo et des infos, Euh, ça sera la suite de notre rendez-vous animaux avec un refuge pour tortues près de Toulouse une histoire étonnante. Un couple qui a été condamné en appel pour des grenouilles trop bruyantes dans leur jardin. Eh oui, à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC Quand les plus grands joueurs européens...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 C'est l'heure de la météo sur EPS avec Christine Peña. Bonjour, Christine. Bonjour, François. Bonjour à tous. Alors, belle journée dans l'ensemble. Passage nuageux, ce n'est qu'un passage nuageux. C'est vrai qu'en Ile-de-France, là, c'est bien couvert. Ah oui, d'un c'est voilà. un voilà. bon passage. Voilà. Mais ce matin, il y aura plus de, de soleil que cet après-midi. En revanche, les nuages seront nombreux, euh, comme en, sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie ou encore la Champagne-Ardenne, avec peut-être une, une averse, voire un orage. Là où les nuages seront nombreux également accrochés, c'est sur les Pyrénées et puis sur le Finistère, où Euh, euh, la perturbation arrive, la perturbation de lundi. Et puis dans le Rhône-Alpes aussi, nous avons pas mal de nuages, peut-être une averse sur le nord des Alpes pour cet après-midi. Sinon, grand beau temps en Méditerranée avec du vent et puis partout ailleurs, une alternance de soleil euh, et puis de nuages, mais plutôt agréable. Les températures un peu en dessous des normales, 20 degrés à Lille, il fera 22 du côté de biarritz Mulhouse ou encore clermont Ferrand, 21 à Paris, il fera à Lyon à 15h 26 degrés, euh, à Toulouse également 25 5 degrés et puis 28 du côté de Toulon. Profitez d'un moment de détente avec piscine hydrosudfr site internet et magasin spécialiste de la piscine. 7h30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 L'Espagne pourra-t-elle être gouvernable au lendemain des élections législatives C'est tout l'enjeu du scrutin d'aujourd'hui qui intervient six mois après de précédentes législatives. En décembre, les députés n'avaient pas pu se mettre d'accord sur une coalition. Début de la fête du cinéma aujourd'hui, vous pourrez aller vous faire une toile pour 4 euros seulement, quelles que soient les séances, et ce pendant 4 jours. Vous écoutez RMC 7h31, tout de suite le retour des experts avec François Sorel. Et Laetitia Barlerin, notre vétérinaire qui m'accompagne jusqu'à 8h32.16, rmc.fr Vous pouvez nous joindre à tout moment. A tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. La tia tia, Il est temps de retrouver une petite question flash. En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question d'Agathe. Mon chien, Laetitia, qui s'appelle Hector, <rire> refuse de manger ses croquettes de régime. Ah. Il a 8 ans. C'est un labrador qui fait 40 kilos. Ah oui, il doit petit... donc maigrir pour sa santé. Un petit peu. Que oui. faire Ah oui. Eh ben oui, ben, il est très important qu'il maigrisse. Alors d'abord, ne vous inquiétez pas, il ne se laissera pas mourir de faim. Vraiment, les chiens, euh, quand ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils font Eh ben ils, font, ils vous regardent et ils regardent la gamelle. Ils vous regardent en disant ouais. T'as rien d'autre T'as rien d'autre C'est sûr, il que... n'y a rien dans le frigo. T'es sûr Et comme ils vous ont à l'usure Eh ben, ils, ils ne mangent pas parce qu'ils savent que s'ils si insistent un peu, ils auront autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces croquettes sont quand même très importantes. Elles sont euh, hypocaloriques, c'est-à-dire qu'il y a moins de calories. Il y a beaucoup plus de protéines, euh, C'est un peu un régime hyper protéiné, un petit peu comme nous pour maigrir. Et elles sont riches en fibres. Mais c'est vrai qu'elles sont peut-être moins appétantes que les croquettes qu'ils mangeaient avant, goulûment et qui l'ont fait euh, grossir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire une transition progressive entre les anciennes croquettes et les nouvelles croquettes, c'est-à-dire, euh, mettre un petit peu de nouvelles croquettes dans les anciennes croquettes et puis augmenter la dose pour arriver à 100% de nouvelles croquettes. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui proposer le Sagamel. Vous allez partir. C'est-à-dire, vous n'allez pas rester à regarder s'il mange ou pas parce que là, il va se dire « C'est bon, je l'ai dans la poche et elle va me donner autre chose. » Et euh, vous allez, au bout de 20 minutes, s'il n'a pas mangé ses croquettes, vous lui... Enlever sa gamelle et vous lui reproposer la gamelle le soir. Et je peux vous dire que, comme un labrador a souvent faim, et eh bien avoir, être à jeun jusqu'au oui. soir et eh bien le soir, ces fameuses croquettes de régime Il va se régaler. Il va les manger <rire> et il va y prendre goût et il va se dire, bah, si, si je mange pas au bout de 20 minutes, il y a le service qui passe et j'ai plus de croquettes. Donc ne vous inquiétez pas.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 7h34, le retour du week-end des experts et les animaux jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau comme chaque dimanche matin et toutes vos questions auto. Laetitia, tout à l'heure, notre vidéo LOLcat, on a trouvé une vidéo d'un... Je euh, crois que c'est un Golden. Un Labrador. C'est un, un Labrador, labra, un, est un labrador oui. qui, est, qui est dans une piscine et... Voilà, c'est très drôle, on va vous raconter ça tout à l'heure. Euh, on va aussi euh, eh bien, écouter cette histoire incroyable de grenouilles qui euh, embêtaient des voisins, sauf que les grenouilles ne se sont pas laissées faire, visiblement. Hein Et euh, dans l'immédiat, on va parler de quoi, Laetitia eh ben, On va parler d'un refuge, d'un refuge pour tortues. Ah Eh oui <rire> Qui ouvre ses portes ce week-end à Baissière, près de Toulouse, pour des portes ouvertes. Et nous sommes avec Jérôme Maran, qui est responsable de ce refuge des tortues. Euh, Jérôme, bonjour Bienvenue Bonjour Bonjour, bonjour Laetitia, bonjour François Bonjour Alors, un refuge pour tortues, euh, c'est vous qui êtes à l'initiative de son ouverture il y a plus d'une dizaine d'années. Si je ne me trompe pas, pourquoi avoir ouvert un refuge pour tortues D'abord, c'est vrai que c'est dû à mon histoire. Je suis passionné de voir les tortues depuis que je suis tout petit, donc j'avais cette vocation qui me, qui me poussait à ouvrir et à être utile, surtout à, à, à la protection et à la conservation des tortues. Et ensuite, c'était dû effectivement à une nécessité. Chaque année, depuis des années, de nombreuses tortues sont abandonnées, relâchées dans nos cours d'eau, et ce sont des espèces d'origine nord-américaine, essentiellement les fameuses tortues de. de Humide. Ah, ces fameuses il fallait, petites... C'est-à-dire que ce sont, dans les années 70, ces tortues euh, étaient vendues, euh, bah, elles étaient aussi grandes qu'une pièce de, de de 5 francs à l'époque, on fait. va dire. Tout elles fait. étaient toutes petites et tous les enfants avaient des tortues à la maison. Le problème c'est que ça grandit, c'était des bébés tortues qui ont beaucoup grandi et du coup, les, les gens se sont débarrassés de ces tortues, c'est ça Absolument, c'est-à-dire qu'elles étaient vendues la plupart du temps comme des tortues naines même, avec le petit aquarium, le petit palmier qui faisait office d'habitat pour cette espèce, ce qui ce qui ne collait pas à la, à la réalité, puisque à l'espace de trois quatre ans, si les animaux étaient bien nourris, bien alimentés, euh, on arrivait à avoir des animaux de plus de, de 15-20 centimètres. donc euh, il fallait changer l'aquarium, c'était trop cher, et les gens, la seule solution, c'était de s'en débarrasser. Donc ils les ont mis dans les, dans les rivières, c'est ça Ils les ont voilà, dans tous les cours d'eau, ce qui pose un réel problème euh, écologique fin, euh, par rapport notamment aux espèces autochtones. On a, Il faut savoir qu'en France, nous avons deux espèces de tortues d'eau, la Cistude d'Europe et, et les Milles de l'Épreuve. Qui ont été concurrencées par ces tortues de Floride à... Absolument, et puis récemment, des articles, euh, des études scientifiques euh, menées par des, des chercheurs étrangers ont clairement démontré que ces animaux pouvaient transmettre des maladies à, à nos espèces locales et les mettre en danger. Alors, vous avez ouvert ce refuge d'abord pour ces tortues de Floride, mais vous avez aussi des tortues de terre Il y a effectivement, euh, pas uniquement des tortues de Floride, mais on accueille également des tortues terrestres, notamment des tortues d'Hermann, la seule espèce de tortue de terre euh, que l'on rencontre à l'état sauvage en France, dans le sud-est de la France, dans le Massif des Morts. Euh, et donc chaque année... Et qu'est-ce qu'elles font à Toulouse alors <rire> Et oh, je pense qu'elles apprécient la ville rose, mais ce sont des particuliers qui euh, ne pouvant plus s'en occuper, des personnes âgées ou des gens qui déménagent et qui ont ces animaux depuis de nombreuses années, veulent nous les confier pour qu'elles pour qu puissent vivre encore le plus longtemps possible. Oui parce que alors le problème de votre refuge c'est quand même que vous avez des pensionnaires qui vont vivre une centaine d'années. Donc votre Absolument. refuge est pérenne là. Ce sont, ce sont des espèces longévives, et, et, et je suis condamné, et nous sommes condamnés, mon équipe et moi, <rire> soit vivre très très très longtemps, euh, soit, évidemment, c'est ce que l'on va faire, à, à pérenniser l'activité, à la transmettre quand, quand il le faudra. Alors, à part les tortues de Floride, les tortues de d'herman euh, ou même de Grec, peut-être, que vous avez... Oui, absolument tout à fait. Vous avez quoi comme autre tortue abandonnée Il y, a, il y a malheureusement de plus en plus euh, des tortues euh, que l'on appelle la chelidre serpentine qui s'apparente euh, à la tortue alligator, qui, est, qui sont des espèces euh, nord-américaines également, qui font 50-60 kilos, euh, 60 kilos à, à l'âge oui, adulte, des grosses tortues d'eau très voraces qui, qui, dans la nature, peuvent manger des serpents, d'autres tortues, euh, toute la petite faune, les oiseaux, etc., les poissons. Euh, et ce sont des animaux qui étaient en vente libre jusqu'à la fin des années 80, 90, euh, Pareil, sur le, sur le même principe, on bande les bébés. Le problème, c'est que dans de bonnes conditions, les animaux grossissent très très vite euh, pour atteindre là, plusieurs dizaines de kilos. Et là aussi, les gens les abandonnent Et là, les gens les abandonnent, sauf que ce sont des animaux qui sont très discrets dans la nature euh, et on, on perçoit maintenant les effets de ces lâchers qui remontent à quelques années puisque euh, le, le, les femelles, quand elles sont très grosses, pour, euh, pour pondre, il faut qu'elles sortent des cours d'eau, euh, chercher un endroit. C'est le seul moment où elles sortent de l'eau et c'est à ce moment-là que les gens les croisent sur les routes, dans les champs ou dans les parcs de loisirs comme c'est arrivé récemment. Donc ça veut dire qu'ils croisent des tortues géantes et du coup ils vous appellent en disant j'ai vu une tortue géante, c'est un peu ça ouais, quoi. Oui, oui absolument, donc là il faut intervenir, on se déplace et on va chercher ces animaux pour ensuite les placer dans des, dans des bassins et les, les accueillir et les élever le, le plus correctement possible. Vous avez euh, plusieurs centaines de, de tortues aujourd'hui c'est ça Oui, alors pour l'instant, on a 300, euh, 300 et quelques tortues, on a une capacité d'accueil de 1000, 1500 tortues. Euh, et c'est la, la première année où vraiment on, on officialise notre, notre travail d'accueil. De, de, Donc il est clair que euh, les années à venir vont être euh, des années clés par rapport à la capacité d'accueil du refuge. Ça veut dire que vous, vous attendez à ce qu'il y ait d'autres abandons de tortues Tout à fait, oui, il y a beaucoup. On ne peut pas imaginer à quel point il y a de nombreuses tortues en captivité, qu'il s'agisse des tortues terrestres ou aquatiques. Et on est sollicité tous les jours, toutes les semaines, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, en principe. Quoi. Et là, il y a vraiment beaucoup d'appels de gens qui veulent nous, nous placer des, des animaux. Euh, alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez dire à, à certaines personnes Parce que vous êtes, euh, vous, vous êtes passionné de tortues. On peut comprendre d'être... Euh, d'aimer les tortues et d'en vouloir une à, euh, chez soi qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes qui veulent une tortue à la maison alors, euh, Actuellement ce qui se passe c'est que euh, avant on pouvait, euh, on pouvait acheter des tortues très facilement même oui. maintenant aujourd'hui dans certaines animaleries mais il euh, y a une législation qui est très stricte, qui est très dure euh, et, et, et je pense et j'approuve cela dans un certain sens à savoir qu'aujourd'hui pour détenir une tortue Hermann, il faut avoir une autorisation euh, une déclaration en préfecture ou alors un certificat de capacité si on veut en faire l'élevage la reproduction, donc c'est très lourd on ne peut pas acheter des animaux comme ça euh, sur un achat compulsif, il faut savoir que derrière euh, administrativement, il faut une déclaration c'est comme une voiture, on ne peut pas Une voiture sans... enfin, on ne peut pas acheter une voiture, on ne peut pas rouler en voiture sans permis. Aujourd'hui, on ne peut pas élever de tortue sans autorisation. Ce sont des espèces sauvages. Il faut dire aussi que ce ne sont pas des espèces domestiques. Ce sont des espèces sauvages qui sont menacées euh, pour la plupart de disparition, qui font l'objet d'un trafic intense. Donc, il faut bien faire attention à toutes les annonces euh, que l'on voit sur, sur le net ou autres de, de gens qui vendent des animaux. Parce que la plupart du, cas, du, des, des, du temps, ce sont euh, euh, des ventes illégales, et vous êtes à l'infraction, et euh, à partir de là, verbalisable, et c'est de lourdes amendes, saisies des animaux, et lourdes amendes de la part de l'administration. Alors, pour, pour finir, pour ceux qui aiment les, les tortues, vous, proposez, vous allez peut-être proposer autre chose, c'est justement un parc Euh, qui est euh, en projet euh, pour Tout montrer euh, bah, toutes ces tortues euh, pas, pas les tortues euh, du refuge mais d'autres tortues oui. euh, aux visiteurs Absolument. Euh, décidément, Laëtitia, vous êtes très bien informée. Toujours. Toujours, François. Je ah oui, dire, toujours. Le toujours. Confirmer. <rire> et, euh, donc, vous avez le refuge des tortues, c'est un refuge qui n'a pas vocation à accueillir le public, sauf quelques jours par an, lors de journées portes ouvertes. Comme et ce week-end. Voilà, comme ce week-end, absolument. Euh, et, et à côté, vous avez le, le parc animalier qui s'appellera Kélonis, du grec kéloné qui veut dire tortue. Euh, L'objectif, c'est de présenter quelques espèces, non pas une collection parce qu'on est contre la, la, la vente euh, ou, euh, ou, le, ou la possession même d'animaux sauvages ce seront des animaux qui seront issus euh, de ce seront des dons ou des placements d'autres parcs zoologiques d'animaux nés en captivité et l'idée c'est de pouvoir euh, présenter la diversité de ces animaux euh, qui seront euh, accueillis dans des enclos, dans des bassins très, très vastes très importants justement pour sensibiliser c'est toujours un prétexte pour sensibiliser les gens sur euh, Euh, sur ces animaux, sur leur devenir, sur les menaces qui pèsent sur eux. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Merci, alors Avec je... grand plaisir, voilà. merci Laetitia, merci François. Merci. merci. Voilà, vous êtes responsable donc, de refuge des tortues à Bessières, c'est au nord-est de Toulouse. Alors cet après-midi, si vous voulez y amener, vos enfants, ce sont les portes ouvertes et vous verrez toutes ces tortues. Merci beaucoup, il est 8h moins le quart Laetitia, on va retrouver notre vidéo 4 dans un instant. Et puis, euh, découvrir cette histoire incroyable qui se déroule à grignole en Dordogne, on va vous raconter, euh, en tout cas sachez que comme protagoniste il y a des grenouilles dans cette histoire. <rire> voilà, tout ce qu peut Et qu'elles chantent peut-être trop fort, trop faux peut-être, je sais pas. Il y a un problème voilà. avec leur champ. <rire> Exactement, et des voisins euh, mécontents aussi visiblement. A tout de suite, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux encore pendant un petit quart d'heure. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus. Mettez-vous aux couleurs des bleus, tweetez vos selfies d'encouragement avec la mention at RMCEuro et le hashtag Vibrez bleu et recevez votre vignette personnalisée de supporters. Des cadeaux exceptionnels sont à gagner. Vibrez bleu avec Volkswagen, partenaire des bleus.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 RMC jusqu'à 8h vos animaux, animaux. Laetitia Barlerin François Sorel Il est 7h46 le week-end des experts les animaux Laetitia Barlerin nous allons maintenant parler de voisins Et de grenouilles. Et de mares. Et de mares. Et nous sommes avec Christophe Coïc, qui est directeur de l'association Sistune Nature. Christophe, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors racontez-nous cette histoire incroyable. Un couple en Dordogne vient d'être condamné par un tribunal et en appel parce que qu'il a une mare avec des grenouilles trop bruyantes. C'est incroyable ça Ah C'est incroyable. Nous, on est alerté enfin, assez régulièrement par des problèmes d'urbanisation euh, concernant le champ des amphibiens. Donc la, la, la ville qui s'étend de plus en plus sur les, les, les zones humides et la campagne... Mais là, c'est une histoire incroyable, parce que c'est allé très très loin. Euh, le couple a été euh, devant les tribunaux, euh, le tribunal force de Périgueux, a gagné son procès, mais le cher voisin a fait appel, et il a, été, il a gagné, lui, euh, au tribunal de l'appel de Bordeaux. Parce qu'il faut savoir que les grenouilles, les crapauds, quand euh, vient la saison euh, des amours, euh, chantent. Alors, Donc ils ça, chantent. ça fait un bruit, c'est vrai que ça fait du bruit, mais enfin c'est une... C'est le bruit de la campagne, quoi. Enfin, c'est. Et, et là, c'est le, le voisin qui ne supportait plus ses croissements et qui a, euh, qui a signé le couple euh, devant les tribunaux, c'est ça? De, devant les tribunaux, ouais, tout à fait. Bah, alors, les, les, les amphibiens, c'est le, le, le début du printemps. Hein. Les premiers mmh. chants commencent. C'est des chants très ténus. Ça commence ici avec la grenouille agile ou la grenouille rousse. Euh dans le nord, c'est des chants qu'on entend très très peu, et puis après ça commence par les rainettes et les, les grenouilles vertes qui ont un chant un peu plus bruyant, mais vraiment c'est le début, ça annonce le début du printemps quoi. donc ce voisin-là ne, <rire> ne supporte pas les chants des, des, des grenouilles et a signé donc ces, ces, ces personnes au, tri, au, au tribunal le problème là-dessus c'est le voisin fait ce qu'il veut s'il n'est pas d'accord, ça, ça peut aller devant les tribunaux, on, on peut être d'accord ou pas, C'est pas là quel le problème. Le problème est sur le jugement de la cour d'appel, c'est-à-dire que la juge de la cour d'appel oui. a condamné donc euh, les propriétaires de la mare à combler la mare. Et il s'avère, il et, que et, tous y a, les... et je crois que s'ils le font pas, il y a, euh, euh, ils doivent payer, c'est ça il y, a, il y a une astreinte par jour, ouais, de, de 150 euros par jour tant que la mare n'est pas comblée. Donc nous, on arrive sur ces entrefaites à la demande des, des, des, des, de, de ces gens qui sont un peu perdus. qui oui. se disent, bah, vous, On nous nous, on n'a pas envie de combler notre bar. Euh, voilà. Le jugement de la cour d'appel a été rendu. Qu'est-ce qu'on fait Donc ils vont en cours de en de cassation. Imaginez-vous la cour de cassation pour des Chambres grenouilles. <rire> c'est euh, vrai que <rire> ça encombre un petit peu. Hein. Oui, c'est remarquable parce que la cour de cassation. Parce que vous vous êtes vous vous êtes déplacé. Chez ce couple, pour Alors, aller non. faire un inventaire des grenouilles. C'est là qu'on arrive, c'est-à-dire que derrière euh, la, la demande de ces gens, euh, là, on voit le jugement de la cour d'appel. La, la, la juge, la juge s'est mépris complètement sur le droit de l'environnement, la loi sur l'eau et surtout sur les espèces protégées. Il faut savoir que les amphibiens en France sont tous protégés. Et oui. Euh, c'est pas, c'est pas une vue de l'esprit. C'est, euh, c'est la loi de protection date de 1976, donc ça fait quand même un certain temps. Les amphibiens sont protégés euh, bah parce que parce qu'ils disparaissent avec leur habitat, avec les zones humides. Et, et, euh, et leur etc. habitat est protégé aussi. Et leur habitat est protégé, c'est-à-dire que quand on comble une mare, on fait de la destruction d'espèces protégées. Mmh notamment les amphibiens, euh, et que ça se fait pas comme ça. Euh, donc c'est demander des autorisations de destruction d'espèces protégées, ça passe sur des grands ouvrages, euh, on a les LGV, on a des autoroutes, on a des routes, en, voilà. S'il y a une formule, il y a assez administratif c'est-à-dire qu'il faut vraiment demander l'autorisation, ça passe devant le Conseil national de la protection de la nature, ce n'est pas rien. Donc nous, nous, nous, on est arrivés le, le, le, les voir pour... pour pour faire un inventaire sur voir quelles espèces il y avait sur leur, leur, leur terrain, sur leur propriété. Alors c'est un, un village... Extrêmement charmant de, de, de Dordogne, euh, sur une colline, euh, des vieilles fermes datant très certainement du, du, du Moyen-Âge, euh, oui. euh, qui domine deux vallées, enfin un endroit idyllique, quoi. Si ce n'est que, euh, voilà, euh, Il on, y a peut une <rire> on peut être au paradis, mais on peut avoir des voisins qui, qui vous font vivre un peu l'enfer. <rire> euh, et on a cette mare et on a un endroit euh, vraiment, vraiment idyllique et bucolique. Et on a repéré bah, quatre en une demi-heure on a fait un inventaire total on a repéré de, on a repéré quatre espèces dont deux qui sont protégées non seulement au niveau national mais au niveau européen donc ce couple se retrouve euh, confronté à, à deux choses s'ils comblent la mare ils peuvent être euh, ils, ils sont en être, infraction <rire> ils sont en infraction pour destruction d'espèces protégées et s'ils ne la comble pas Et là, ils sont en infraction parce qu'ils doivent les combler suite au, au au jugement de la juge de la cour d'appel qui, qui, qui a une responsabilité dans l'affaire parce qu'elle parce qu a complètement négligé, et d'une, le fait que les amphibiens comme les chevreuils, les sangliers et, et, et, et autres sont des espèces sauvages, donc de libre circulation, et le sauvage veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça n'appartient à personne. Eh ben oui, parce que euh, on a souvent des, des procès pour bah, le coq du voisin qui chante trop tôt le matin ou l'âne qui braye toute la journée. Bon, euh, mais là, ce sont des espèces sauvages, quoi. C'est voilà. incroyable. Le coq, le chien qui fait du bruit, euh, l'âne, comme vous dites, euh, ce sont des races domestiques. C'est-à-dire, elles ont un propriétaire. Un âne qui divague ou des vaches ou des chevaux, etc. Ils mm -hmm. appartiennent à quelqu'un. Le oui. tout oui. étant de retrouver quel le, le propriétaire. Les espèces sauvages c'est l'inverse. Elles n'appartiennent à personne et on ne peut pas les empêcher de... Euh, voilà, vous ne pouvez pas colloturer votre jardin pour garder le chevreuil qui euh, est en train de manger vos roses ou, ou vos fraises. C'est pas possible. Vous êtes en infraction. Mais ça veut dire, Donc, parce qu'en plus, si ça fait euh, jurisprudence, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des tourterelles dans son jardin qui viennent comme ça et qui viennent roucouler parce que le voisin, il n'aime pas entendre les, cou les tourterelles, voir le coucou qui vient dans le, dans le jardin. C'est incroyable C'est le problème. C'est-à-dire que si vous avez un voisin qui, euh, dans, euh, <rire> en banlieue parisienne ou autre, déteste les champs d'oiseaux, il peut vous condamner parce qu'il chante sur votre toit. Euh, vous allez démonter votre toit pour empêcher les oiseaux de se poser dessus. C'est complètement fou, cette histoire. Donc derrière, nous, on va rendre le, le, le, le, le constat euh, à l'Office national de la chasse et de la faute sauvage, l'État. Oui donc qui est chargé de, bah, de, de faire appliquer la loi aussi et, et, et rendre à l'avocat de ces personnes pour, pour, pour, pour la cour de cassation. Est-ce ont... Alors là, oui. là je m'en suis aperçu, c'est-à-dire qu'il n'y a que la cour de cassation pour casser le jugement de la cour d'appel. Mais euh, je crois que le couple est soutenu par une pétition en ligne. Alors, y a, alors, là aussi, c'est qu'il y a eu 76 000 signatures sous la pétition en ligne. Oui. Euh, et qu'ils euh, sont montés en association. Et, euh, et que, bah, voilà, si les gens veulent bien envoyer des dons à ces personnes qui sont confrontées, mais à quelque chose de complètement fou, Parce qu'il y a aussi le côté, alors là, nous, ça ne nous regarde pas en tant qu'experts. Mais mais mais ils sont confrontés aussi. Ben ça coûte cher un procès quoi. Et ben là il je... y en a il y en a un troisième qui s'annonce et la cour de cassation ça coûte aussi ou, aussi cher. Donc c'est c'est c'est très compliqué. Et c'est surtout pour nous au niveau de la protection de la nature, c'est-à-dire comme vous dites, s'il y a cette jurisprudence là, euh, on, on met on met l'accent sur le fait que ben, les animaux sont pas sauvages, c'est-à-dire que sur le, le, le votre votre jardin votre propriété vous êtes responsable de tout ce qui passe euh, sur votre propriété. C'est-à-dire que comme vous dites S'il y a des tourterelles ou des euh, pigeons ou des corbeaux ou des pies qui défèquent euh, sur le ouais. coin du voisin, par exemple, ou qui chantent ou qui le perturbent, le voisin veut vous condamner. C'est exactement ça. C'est <rire> incroyable. C'est ah oui. -ce une que le... histoire complètement folle. Ouais. Alors, est-ce que le, le couple a ses chances pour gagner en cassation Ah moi moi je pense qu'ils ont ils ont ils ont tout à fait les chances parce que parce que le juge notamment un euh, procès à la cour de cassation c'est cassé le, le procès précédent donc la, la, le, le procès d'appel c'est à dire que la juge la juge a complètement oublié et du côté euh, espèce sauvage, et surtout le côté espèce protégée. c'est à dire on est on est on est nous nous on travaille par exemple avec le collège avec le département de la Gironde pour faire creuser des mars euh, avec les collèges avec les, les collégiens euh, et c'est vachement bien parce que ça permet de faire bosser le prof de maths, le documentaliste. Et on s'aperçoit que ça marche, c'est-à-dire que les espèces reviennent, les, les espèces des zones humides, les amphibiens, les, des, des insectes aquatiques reviennent, euh, même en pleine ville, hein. Bah, c donc, ça fait. veut dire quoi Ça veut dire que si on creuse des mares, si on protège les mares, il y a fréquence grenouille, il y a la journée de protection nationale des, des, des, des mares. La, <rire> la fête des mares. La fête des mares et on s'aperçoit que tout ce travail-là de protection des, des mares qui ont un intérêt. En, euh, en période de sécheresse, bah, ça permet d'arroser son jardin. Ce n'est pas pour rien que nos anciens à la campagne avaient creusé des mares ou faisaient creuser des mares pour abreuver le bétail, pour se servir pour le jardin, c'est important une mare. Donc derrière, derrière on s'aperçoit que tout ce travail est, est réduit à néant parce que, bah parce que bah voilà, on peut combler et on fait ce qu'on veut avec la vie sauvage et notamment avec les espèces protégées. Merci beaucoup Christophe pour cette histoire incroyable. Voilà, vous êtes directeur de, de l'association Six une Nature qui, qui agit pour la préservation de l'environnement, principalement en Aquitaine. Voilà, si vous voulez, si les auditeurs de RMC veulent le moindre renseignement, mmh. c'est euh, sur la page Facebook de l'association, si c'est une nature, ou sur le site internet. Merci beaucoup Christophe. Merci, Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci. Laetitia, on va terminer ce rendez-vous animaux par notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin et on a trouvé une vidéo qui nous vient des états unis c'est un labrador qui est dans une piscine <rire> en train et qui de commence nager. à nager tranquillement, bon. voilà et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il se rend compte qu'il a pied, enfin qu'il a patte plus précisément. <rire> qu'il a pâte oui, qu'il a coussiné <rire> Et donc et voilà, et là, il, il se met debout. Voilà, il se met debout et alors mais c'est drôle parce que il sait pas trop ce qui lui arrive, et il comprend pas parce qu'il nageait puis d'un coup il se retrouve avoir pied de ses pattes arrière et, il et fait suricate. Et voilà, <rire> il fait du sur place, il regarde son maître comme ça, c'est vraiment très très drôle. À retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, on sera là dimanche prochain, bien sûr. Bon dimanche à tous. Et puis, allez les bleus. Et Allez les bleus, <rire> les, bien, les sûr. bleus bien sûr, cet, cet après-midi à 15h. Voilà, et dans un instant, après la météo des infos, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour la suite de ce week-end des experts avec l'automobile. A tout de suite. Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr. Salut, c'est Jeannot Resseguier. Ça y est, on y est, en huitième de finale, mais on tarde un peu à convaincre. Hein.